Lord. Et votre journée, Sound Fun Radio, vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à 9h. Avant toute chose, bon réveil les 6h. On s'informe en ce jeudi 21 juillet 2016, jour de fête nationale avec Florence Vanelot. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. 12, 000, 12 500 personnes ont participé hier soir au bal national. Le lancement des festivités du 21 juillet ont donc bien commencé hier soir dans le quartier des Marolles. Un bal placé sous l'émotion cette année après plusieurs contrôles en raison du contexte terroriste. La soirée a commencé en musique et c'est la chanson Bruxelles qui a ouvert les festivités en hommage aux victimes des attentats du 22 mars dernier. Euh, cela s'est poursuivi par une ambiance festive aux couleurs de notre pays. La personne à l'origine de l'importante opération qui a eu lieu hier dans le centre de Bruxelles a été libérée L'étudiant iranien avait été arrêté suite à un comportement suspect. Après audition de la police, il n'en était rien. Le jeune homme se promenait en ville dans le cadre de ses études. Il menait des recherches sur les radiations en ville et à la campagne. Pour ce faire, il était muni d'instruments de mesure sous forme de veste dotée de câbles et batteries. Un matériel considéré comme suspect à l'heure actuelle. À l'étranger, le chef du gouvernement tunisien a demandé un vote de confiance du Parlement sur son cabinet. Cela fait plusieurs semaines que... Abid Essid est sous pression. Une nouvelle qui intervient alors que le bras de fer sur les modalités de son départ se joue en coulisses depuis le 2, juillet, depuis le 2 juin dernier. A cette occasion, le président avait demandé la formation d'un cabinet d'union nationale dans le but de contrer les critiques concernant le gouvernement. Ce dernier est accusé d'inefficacité. La requête doit être examinée par le bureau de l'ARP et le vote devrait avoir lieu la semaine prochaine selon une source parlementaire. L'Ukrainien Artem Vula a été arrêté en Pologne selon les autorités américaines. L'Ukrainien est le patron du plus grand site internet de contenu numérique piraté. Il est également propriétaire de Kikas Torrens, un site de partage de fichiers qui permettait de reproduire et distribuer illégalement Des centaines de millions de films, jeux vidéo ou autres contenus numériques. Les autorités américaines ont également annoncé son inculpation aux États-Unis. En sport, tennis, hier soir, Yanina Wickmeyer s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Washington. La Belge s'est imposée en 2-7, 6-3 et 7-5 face à la Chinoise Zhang. Wickmeyer est la seule engagée dans le tournoi. Et puis pour terminer ce flash un peu plus de légèreté, souvenez-vous de ce moment assez cocasse de la reine Fabiola en 2009 lors du défilé du 21 juillet. La reine avait sorti une pomme de sa poche. Cette actualité humoristique Elle avait fait le tour de la Belgique pour contrer des menaces de mort. La reine avait décidé de faire un petit clin d'œil à Guillaume Tell en faisant rire tout un pays. Un moment que beaucoup ont gardé en mémoire pour souligner notamment l'humour de l'ancienne reine des Belges. Fun Radio you <laughs> Dans quelques instants, côté Sundance Floor, pour bien démarrer la journée, c'est un petit tailleau cruz que je vous cale. Yannick de sera aussi de la partie. Avant ça, Florence, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous pour ce jour de fête nationale Oui, des éclaircies avec ah. la possibilité d'un orage dans l'est ah bon, du pays, malgré tout. Les températures seront moins chaudes que les derniers jours, mais elles resteront très agréables. Elles seront comprises d'ailleurs entre 23 et 28 degrés. Ah, ça de va, c'est un peu moins fort que les autres jours. On a quand même eu 34 degrés euh... Ouais, ouais, ouais, c'est insoutenable même. Bah donc, n'oubliez pas de vous hydrater, et même de mettre un petit peu de crème solaire Si vous sortez en ville pour profiter des festivités. Merci Florence. A tout à l'heure. On continue bien sûr avec le son Dance Floor de Justine Timberlake et on pour la suite de cette première heure. Ten. Fun Radio jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Yeah. Yeah. I got this feeling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 6h07 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Yannick, feel the love, c'est ce qui arrive dans quelques secondes côté Soundcloud. Le temps de se dire bonjour. Salut Coralie. Salut. Comment ça va Ça va et toi En forme, la pêche, le sourire comme chaque jour pour, réveiller, pour vous réveiller jusqu'à 9h. Toute l'équipe a rendez-vous. Etienne à la réalisation. Florence aux infos aujourd'hui. Gilles est déjà là parce qu'il sera avec nous tout à l'heure pour parler monde. de notre belle Belgique. Samy nous rejoindra également pour parler des bons plans de l'été spécial jeune. Et puis Coralie, évidemment, comment mieux démarrer la journée que se faire un petit éphéméride C'est l'info qui va vous permettre, eh bien de voir la machine à café ou au bureau, d'avoir l'air un petit <rire> peu intelligent avec Ah, est-ce que vous saviez que c'est l'éphéméride C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et nous sommes le jeudi 21 juillet, jour très spécial vu que c'est la fête nationale belge. Et oui, nous, pour la, cette fête nationale, nous sommes le 203e jour de l'année. On va souhaiter une bonne fête à tous les Victor, Domnin et Trifin. Et bonne, bonne fête à vous. <rire> pour les anniversaires de stars, c'est Charlotte Gainsbourg, Josh Arnett et Sarah Biasini. Qui nous écoutent évidemment, on donc on peut un, leur souhaiter un bon anniversaire. Un anniversaire et puis aujourd'hui c'est la fête nationale. On disait c'est important, c'est le fil rouge de l'émission. Ouais, et voilà, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la fête nationale, donc c'est la journée qui commémore le serment prêté le 21 juillet 1831 ouais. par Léopold de saxe cobourg donc c'est Léopold Ier en fait, le premier roi des Belges qui reste euh, pour, euh, qui, qui en fait euh, marqué le début de la Belgique indépendante sous le régime d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire et eh ben c'est très sérieux tout ça, mais heureusement oui. vous allez voir on va parler de moules frites, de bières, de lieux et de plein de belles choses aujourd'hui, car l'émission va être Ouais c'est beaucoup plus cool que ce que je viens de dire. <rire> <rire> c'est sur des degrés différents en tout cas mais on va essayer de s'amuser ensemble. Merci d'être avec nous sur Fun Radio. Dans quelques instants évidemment on vous, a, on vous rappelle qu'on vous envoie à Bellevoir durant toute cette semaine et puis on vous explique un peu tout ce qui va se passer dans l'émission. Merci d'être en direct 6h9 Summer Fun ça démarre maintenant. Voici Yannick. Welcome. <musique>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 So I'm gonna C'est à 6h15, merci de vous réveiller, réveiller oulala, on démarre la journée ensemble, journée un peu spéciale. C'est le 21 juillet aujourd'hui et on a plein de surprises pour vous, notamment Coralie des entrées pour le parc Belleward Et oui, on vous envoie du côté de, Ytre, de Ypres pardon, toute cette semaine. Vous pouvez, vous pouvez repartir avec vous en de vos 4 entrées pour Belleward, pour vous, votre famille ou vos potes. À vous de choisir. Donc, euh, Bell Award c'est un parc d'attractions avant tout, mais il y a aussi un zoo pour ceux qui n'aiment pas trop les attractions fortes, qui sont pas trop fans, qui ont juste envie de passer une journée au calme, à marcher, à profiter du bon temps. Donc et en ben, fait, c'est ouvert à tout le monde et c'est voilà, vraiment exactement. sympa parce qu'on peut et s'amuser en parc d'attractions et puis pour ceux qui veulent accompagner mais qui n'ont pas spécialement envie, on peut se détendre. Exactement, ah, c'est génial. Fait ça. Voilà. Et vous avez envie de repartir donc avec vos quatre entrées envoyez des maintenant fun par SMS au 6322, c'est un euro par message. Et on appelle deux gagnants aujourd'hui alors dépêchez-vous oui. fun par SMS au 6322. Comment ça se pas pour interagir dans l'émission parce qu'on vous rappelle l'émission elle est en radio mais elle est aussi sur Facebook notamment où vous allez pouvoir interagir tout au long de l'émission et surtout venir participer avec nous et vous pouvez donc interagir sur Facebook sur la page Summer Fun donc vous nous envoyez des messages venez la liker commentez nos publications partagez la il y a des concours tous les jours quasi qui sont lancés Donc, euh, c'est vraiment la page que vous devez suivre. Et sinon, par SMS au 3044, on lit tous vos messages à l'antenne et c'est 50 centimes par message. on attend vos réactions aujourd'hui, évidemment, par rapport à ce 21 juillet. Que signifie cette journée pour vous Qu'allez-vous faire de beau Est-ce que vous allez nous rejoindre à Bruxelles, par exemple, pour euh, venir voir le défilé, la parade, pour euh, vous amuser dans le parc comme nous on fera tout à l'heure Dites-le-nous dès maintenant par SMS ou encore via la page Facebook. Et puis, on parlera de produits bien belges aujourd'hui. La ah bière, le chocolat, les fruiteries sont des produits phares de la Belgique. Et eh bien, on parlera de tout ça aujourd'hui également. On aura les bons plans de l'été avec Samy qui reviendra tout à l'heure. Et puis, on jouera. Avec Gilles, on a plein de surprises pour vous Des cadeaux à vous offrir en plus de Bellevarde Alors restez bien à l'écoute Et 6h17, Julian Perrette, Cry, c'est ce qui arrive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 Bon réveil, 6h20 sur Fun Radio. Gâché, dans les Maître Gims Ma beauté, c'est son nouveau titre, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et comme chaque jour, Coralie, tu as consulté les astres oui. porno, On commence avec les béliers. Vous faites les mauvais choix en amour et vous le payerez. Ah, ça c'est un peu difficile, hein, les taureaux. L'avenir est à vous, ne vous souciez pas du reste. Les gémeaux. Votre avis a de l'importance, imposez-vous. Les concerts à présent. Vous, vous n'en ferez qu'à votre tête. Pas très malin tout ça. Ah là, là c'est le petit conseil ah. du jour, les lions. Ça bouge du côté des amours, vous allez goûter au plaisir de la vie. Mmh, ça va rugir de plaisir, <rire> les vierges. Le fait de changer vos habitudes vous donnera une meilleure mine. Les balances. Attention aux dépenses, vous allez avoir besoin d'argent. On enchaîne avec les scorpions. Pas grand chose à signaler sur les ondes de l'amour. Euh, les sagittaires. Votre cœur a besoin de sursauts, inventer... Les Capricornes. C'est un bon jour pour de nouvelles rencontres. Ouvrez-vous. Les Verseaux. Provoquez le hasard et faites confiance à l'imprévu. Ah ouais, ça correspond bien à mon horoscope. Oui, <rire> les Poissons. Ne vous impliquez pas trop côté cœur par contre côté professionnel, n'hésitez pas une seule seconde. Vous reconnaissez horoscope, vous avez envie de participer à l'émission, de venir, pourquoi pas en studio, ce sera possible comme tous les vendredis l'été, je vous explique comment faire dans quelques instants. Et puis on parlera de notre belle Belgique aujourd'hui, c'est le 21 juillet, fête nationale belge. Évidemment, on en parlera jusqu'à 9h voire 9h15. Merci de vous réveiller avec nous, 6h21. Maître Guim, c'est ce que je vous réserve maintenant. Welcome. Je pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait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 Je changerai la donne, fais-moi je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues, et dans la rue Vous écoutez Summer Fun, on est sur Fun Radio en direct jusqu'à 9h. On parle de la fête nationale aujourd'hui, merci de vous réveiller avec nous. Souffle, miamor, c'est ce qui arrive juste après ceci, à tout de suite. Une assurance auto sans intermédiaire C'est beaucoup plus rapide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 Station. Fun Radio. Oh, yeah, yeah. Started out being friends. I had my girl and you had him. Would have known where it would end. I'm holding you tight in the middle of the night and I'm making We both waited weathered the storm Could have cheated but knew that'd be wrong Even though came close just to get you out of my mind Nothing do doing time If I said you I'm just crying yeah. More than just a beat and this is more than just a crush This ain't some romantic gesture This right here is called real love And nothing really matters As long as there's you and me There's a song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 Summer fun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 C'était Fun, vous êtes sur Fun Radio et nous sommes en direct jusqu'à 9h. Fun. Fun Radio. Mais avant ça, on, on démarre la journée ensemble, mais sûrement 6h31 en s'informant ce jeudi 21 juillet 2016 avec Florence Van Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un périmètre de sécurité a été dressé brièvement hier soir dans le centre-ville de Gand. Un homme suspect a été aperçu par une personne chargée de la sécurité à l'occasion du Gens Festen. L'homme a été auditionné par la police. Le suspect a rapidement été relâché. Aucun explosif n'ont été détecté sur l'individu qui détenait une petite quantité de drogue. Les festivités n'ont pas été perturbées par l'incident. Une équipe internationale dirigée par les astronomes de l'Université de Liège avait découvert en mai dernier trois explosifs trois exoplanètes, en collaboration avec la NASA. Après des recherches supplémentaires, deux d'entre elles seraient composées de roches solides et d'atmosphères compactes. Une ressemblance frappante avec celle de la Terre. Il n'est donc pas exclu de détecter des traces de vie sur ces, exo sur ces exoplanètes. Seule la composition chimique demeure incertaine à l'heure actuelle. À l'étranger, l'ex-ministre américain de la justice, Eric Holder, a retrouvé du travail. C'est le service en ligne d'hébergement chez l'habitant RNB qui a annoncé avoir recruté l'ex-ministre. Il devra aider à lutter contre la discrimination entre les utilisateurs de sa plateforme. L'initiative fait suite à un cas de discrimination envers une femme noire par l'hôte aux États-Unis. Le quotidien français Libération affirme qu'il n'y avait qu'une seule voiture de police municipale sur la balade des Anglais le 14 juillet dernier. Depuis ce jour-là, le gouvernement socialiste est la cible de critiques virulentes de l'opposition de droite sur sa gestion de la lutte antiterroriste jugée trop laxiste. Pour rappel, l'attaque perpétrée le 14 juillet à Nice a fait au moins 84 morts et des centaines de blessés. En sport, Jordan Lukaku quitte Ostende pour rejoindre la Lazio-Rome. Le défenseur belge signera un contrat de 3 ans vendredi. Après avoir lancé sa carrière internationale lors du dernier match de la Belgique à l'Euro, le petit frère de Romelu continue de gravir les échelons un à un. Et puis plus léger, pour terminer, les touristes d'une station balnéaire au nord de la Pologne n'en reviennent toujours pas. Il faut dire qu'ils ont eu une visite un peu particulière. C'est un sanglier qui a fait son apparition traumatisante sur la plage. Un sanglier un peu perdu qui a tenté de retrouver la forêt. Il a pu regagner son territoire quelques minutes plus tard, laissant les touristes quelque peu ébahis. Dans quelques secondes, côté Sonnensflower, c'est Duc Dumont et Ocean Drive qui arrivent. Et puis côté Météo, Florence, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous Je pense que le soleil sera de la partie. Le soleil sera de la partie en tous les cas sur une partie du pays car quelques orages risquent d'éclater dans l'est du pays ah, zut. Les températures seront moins chaudes que les derniers jours mais elles resteront très agréables Elles seront d'ailleurs comprises entre 23 et 28 degrés Donc tout sera au rendez-vous pour qu'on passe une excellente fête nationale Mais bien sûr Avec surtout beaucoup d'eau, peu de bière, beaucoup d'eau plutôt voilà. et la crème solaire <rire> Tout à fait Merci Florence On poursuit avec Kuhn, c'est le Sandenflor et puis on se retrouve ben, dans une petite demi-heure pour la suite de l'info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 37 sur Fun Radio, bon réveil. On se fait plaisir dans la suite avec Ereïs Tréfié, bonne Le temps de vous rappeler que si vous vous réveillez, bah oui, nous sommes le 21 juillet, c'est la fête nationale en Belgique aujourd'hui, et donc on va parler de ça évidemment dans l'émission aujourd'hui, on va parler des bonnes bières qu'on a aussi, on a le chocolat, on va parler yeah. aussi eh bien, de lieux peut-être insolites mais super beaux et agréables qu'on peut retrouver chez nous. Gilles, par exemple, toi, est-ce qu'il y a un lieu qui te fait rêver en Belgique comme ça Qui me fait rêver, je dirais pas, mais j'aime beaucoup aller à la mer. La mer du Nord. <rire> La mère du Nord. Ah bah c'est un truc bien belge et, euh, et en plus et en plus c'est très joli. C'est vrai Coralie, euh, toi peut-être. Ah euh, moi, c'est Bruxelles. Bru Bruxelles, incontournable ah oui, évidemment ah oui, une des plus belles places d'Europe en plus qu'on ah a ici, oui, qu'on va monde. pouvoir, euh, du monde ouais. même, encore mieux, d'ailleurs il y a une petite légende sur, euh, sur la grande place de Bruxelles ah et sur ouais l'hôtel de ville, je vous le raconterai tout à l'heure le temps de m'en souvenir parce que j'ai lancé, <rire> lancé ça un petit <rire> peu vite, <rire> avant de me rappeler du début, vous est-ce que vous avez un lieu comme ça que vous adorez en Belgique parce qu'on a justement chez nous on a toujours envie de partir en vacances très très loin à l'autre bout du monde, alors que chez nous en Belgique on a de très très beaux paysages, de très beaux lieux et on n'en parle pas assez, mais on va parler ce matin justement parce notre belle Belgique à l'honneur aujourd'hui Alors, vous vous avez peut-être, pourquoi pas, des bières belges que vous Des, des bières belges. J'ai pas, pas bu encore. Des bières <rire> belges que vous aimez ici. On va en parler dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'on y a énormément des bières belges parce qu'il y a beaucoup d'ABI, beaucoup de bières régionales ou locales. Yeah, mais... On a évidemment des grosses nationales comme Jupiler, par exemple, qui est une bière belge, oui. On va en parler oui. tout à l'heure avec vous. Le tout, c'est de boire avec modération. L'info trafic, c'est ce qui arrive dans la suite. On va également vous rappeler qu'on fait votre anniversaire, Coralie, aujourd'hui. Comment ça se passe pour s'inscrire Eh bien, il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044. Je vous rappellerai Juste derrière, on appellera, on vous appellera ou alors on appellera la personne de votre choix pour lui souhaiter un joyeux anniversaire à l'antenne. Et puis on a du cadeau pour vous aussi, une place pour la descente de la laisse ainsi qu'un cadeau surprise ce sera gagné grâce au Battle Fun de tout à l'heure. On revient juste après ça. All night all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 Then this is buns, one, bun. dun, dun Bet you wanna taste it Bun, bun, bet you wanna taste it 6h46 sur Fun Radio, bon réveil. Oh, oh. Calvin Harris, Rihanna, t what to came for. C'est ce qui arrive dans quelques secondes. Et c'est juste après ça. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et Florence, que se passe-t-il à 6h46 sur nos routes en Wallonie à Bruxelles Eh ben, très bonne nouvelle, il n'y a rien de spécial ah, Pour bah, le moment sur nos routes Mais attention, certaines routes de la capitale Vont être fermées ah à la oui, circulation ça. dans quelques heures On va vous prévenir d'ailleurs de tout ce qui se passe Parce que dès 5h du matin, il y a déjà des petites modifications Dans la capitale, effectivement, on va en parler d'ici quelques petites secondes Et puis évidemment, si vous êtes témoin d'un accident ou Au cours d'un ralentissement, faites-le nous savoir Ça s'appelle la Fun Solidarité, on partagera tout ça à la Fun Family, merci à vous Coralie, on continue à parler évidemment De notre belle Belgique, c'est le 21 juillet Est-ce que vous, vous avez une bière que vous préférez ici en Belgique Parce qu'on a quand même un patrimoine Barbirale euh, de, de, de bière très large <rire> il est, est 6h35 c'est comme si on était lundi voilà on a un peu de mal aussi euh. ouais bah moi déjà ma bière préférée c'est la triple carmélite. Euh, c'est quoi c'est une bière belge qui s'appelle la triple carmélite. Oui, mais elle carméite. est brune rouge euh, fruit. Euh, c'est une très bonne question je sais pas du tout parce que <rire> je l'ai juste goûté une fois, je sais que c'est ma bière belge favorite et que maintenant quand je veux boire une bière, c'est celle que je prends, mais à part la Jupiler, la Jupiler c'est évidemment incontournable, oui. c'est la tout, bière mais euh, voilà. ah ouais, mais on, parle de, on parle de Jupiler et pourtant euh, j'aime pas du tout euh, la Jupiler, toi Florence est-ce que tu as un, un produit belge comme ça qui, qui te touche euh, au cœur Et moi j'adore la bière, j'aime ah, beaucoup la Jupilère <rire> notamment, mais j'aime aussi beaucoup la Hougerden, je trouve ça la excellent, ah, oh, c'est une, ouais. une bière de femme un peu fruitée. Mais ça dépend, il y a la Hougerden normale qui n'est pas spécialement une bière de femme. Moi j'aime bien la rosée. on m'a toujours présenté cette bière comme étant une bière de femme un la peu légère, un peu, légère, un peu ouais. facile. Voilà, qui permet de pas être sous en buvant un verre par exemple. Ouais, y a il y, a, ça aussi. y en a une chez nous qui euh, se connaît Delirium qui est évidemment oui, un café oui. une brasserie énorme, c'est un village d'ailleurs carrément dans toute la rue du Delirium et là il y a plus de 3000 bières par étage, il y a trois étages avec chacun des spécificités différentes et là ils produisent eux-mêmes une bière qui s'appelle la Delirium Red et franchement, je vous la recommande avec modération, on boit un verre on est dedans direct. Voilà, <rire> tu as envie de décompresser ta journée, tu vas boire un verre et on est directement dedans. D'ailleurs, notre réalisateur est, est parisien, il est français, il connaît pas les bières en Belgique et donc il nous a dit la première fois quand il est arrivé ici La Jupilère c'est quoi Alors vous imaginez directement Jean-François <rire> qui est un fan de Jupilère, qui est tombé de sa chaise, qui a dit c'est pas possible, tu dois connaître la Jupilère, c'est un principe. Et eh bah depuis, on l'a pas encore fait goûter, on l'a pas encore mis une petite cuite, mais pourquoi pas aujourd'hui, Etienne, euh, ce qui nous fait un grand sourire parce qu'il a hâte, euh, on va euh, regarder à ça, évidemment je rappelle, on rigole un peu, mais qu'on boit avec modération, euh, à n'importe quelle heure de la journée, surtout maintenant à 6h49, vous avez un produit, vous avez une bière, un chocolat, même parce qu'on produit du chocolat chez nous en Belgique, vous réagissez dès maintenant par SMS 3044 encore via la page Facebook, on vous jusqu'à 9h.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 That's it.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 fun, c'est du son dance là. et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio Baby, this is what you came for.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 on Fun Radio Into you, les nouveaux sons qui sur Fun Radio. The radio of Ariana Grande is Fun Radio. Let's on dance floor. Presque 7h sans Fun, dans quelques secondes, j'ai pour vous un petit matin futuristique avec Café Delmar. Ah, c'est bon ça! Le temps de vous rappeler, Coralie, qu'on vous envoie à Belle toute cette semaine. Et oui, toute cette semaine, tentez de repartir avec vos entrées pour euh, le parc Belle Donc vous pourrez Vous recevrez 4 entrées pour vous, pour votre famille ou pour vos amis, c'est à vous de choisir. C'est un parc génial parce qu'on peut y faire euh, plein de choses et s'amuser et profiter. Exactement, parce qu'on peut s'amuser sur les attractions, parce qu'il euh, y a évidemment un parc d'attractions. Les attractions fortes, des attractions un peu moins fortes. Il y a une plaine de jeux prévus pour les, plus, pour les jeunes enfants. Et en plus de ça, il y a un zoo avec plus de 300 animaux exotiques que vous pourrez voir ou revoir à, à, à votre choix. Donc euh, voilà, si, vous si jamais vous souhaitez passer une journée là-bas et tenter de repartir avec vos entrées, envoyez dès maintenant fun par SMS au 6322. C'est un euro par message. très, très simple. Trois lettres F-U-N au 6322. On appelle deux gagnants aujourd'hui. Donc en plus, deux fois plus de chances pour vous de remporter évidemment les places aujourd'hui. Et ça se passe aux alentours de 8h15 et 9h15. Bonne chance Fun Radio! Avant ça il est 7h sans fond radio Bonjour tout le monde On démarre la journée avec un tour de l'actu En ce jeudi 21 juillet 2016 Avec Françoise Avec Florence Je pense Florence je, dis Françoise. je te renomme ce matin Voilà Florence Florence Van Loo est avec nous Pour faire le tour de l'actu Salut Florence Salut Anto Bonjour à toutes et à tous AB InBev a annoncé hier L'approbation par le département américain De la justice De sa fusion avec CAB Miller Une collaboration qui laisse entrevoir Comme espérer Une finalisation de la transaction Au second semestre 2016 Pour pouvoir sceller leur mariage, Abbeinbev et Sabam Miller avaient consenti à céder les marques italiennes Peroni et néerlandaises Grochet de Sab Miller. Ce mercredi, la Chambre a approuvé une vingtaine de textes avant de partir en vacances. Elle reprendra ses travaux dès le 1er septembre en commission à la mi-septembre en séance plénière. Dans les projets de loi approuvés, on trouve notamment la régularisation fiscale ou encore la représentation des trois syndicats interprofessionnels au sein des sociétés de À l'étranger, le groupe extrémiste État islamique a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, il menace d'intensifier ses attaques contre la France dans les prochains mois. On peut y apercevoir deux djihadistes francophones. La France fait partie de cette coalition menée par les États-Unis qui bombarde des positions du groupe ultra-radical. Des, ex des experts estiment que l'État islamique ne semble pas avoir organisé directement les récentes attaques en France ou en Allemagne. Ils estiment néanmoins qu'il pourrait avoir inspirer les auteurs À Cleveland, plusieurs personnes ont été arrêtées hier où se tient la Convention républicaine. Des échauffourées ont éclaté, des manifestants ont tenté de brûler un drapeau américain. Certains manifestants ont refusé de se disperser et ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Les manifestants sont venus brièvement aux mains avant d'être interceptés. En sport, nouveau couac sur les routes du Tour de France hier. Le sublime barrage des a fait briller nos yeux, mais son évacuation a été plus problématique. Pour redescendre dans la vallée, les bus et véhicules de course ont dû patienter de longues minutes pour franchir le seul tunnel qui leur permettait de quitter les lieux. Le vainqueur d'étape, Zacharine, le maillot jaune Chris Froome et le grimpeur colombien Nairo Quintana ont eux aussi été bloqués. Aujourd'hui, c'est en contre la montre de 17 km pour les coureurs. Et puis pour terminer, une petite anecdote concernant ce 21 juillet. On parle d'une autre personnalité de la famille royale qui n'est pas passée inaperçue. Il s'agit du prince Laurent. Pour cela, il faut faire un court retour en arrière. L'année dernière, le prince avait plutôt l'air ennuyé par les festivités, au point de s'endormir durant le défilé. Le prince Laurent avait une fois encore fait parler de lui de façon plutôt humoristique cette fois. Fun. Fun radio. Dans quelques secondes, côté Sondaine Floor, c'est Youni qui arrive, côté météo. Qu'est-ce que tu as de bon pour nous, Florence Des éclaircies avec la possibilité d'un orage dans l'est du pays. Des températures qui seront moins chaudes que les derniers jours, mais qui resteront très agréables. Elles seront comprises entre 23 et 28 degrés. Rien de mieux pour profiter de cette belle journée de fête nationale. Merci, Florence. On continue, on se retrouve dans 30 minutes pour la suite des informations. Le Sondaine Floor continue avec Mater dans Summer Fun.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 in Au réveil sur Fan Radio 7h06 Yannick, merci C'est ce dans un instant J'ai failli faire un petit jeu de mots pour dire merci mais de rien Mais j'étais pas sûr que tout le monde rigole à cette vanne Donc je m'en suis abstenu, merci d'être avec nous Vous êtes sur Fun Radio, vous êtes dans Summer Fun Et on est en direct jusqu'à 9h comme tous les matins Et aujourd'hui c'est un jour férié, beaucoup de gens sont en vacances avez peut-être la possibilité d'avoir pris congé aujourd'hui Et nous on est là au rendez-vous pour et vous divertir oui. Et pour passer ce début de journée ensemble On parle de la belle Belgique aujourd'hui, on parle de la fête nationale belge Mais on va également parler Et eh bien de Fabien Feuillage dans quelques instants parce qu'il nous reviendra comme chaque jour pour euh, parler eh bien, euh, de plein de choses très drôles qu'il a pu faire euh, tout au long de l'année. On va également parler concours et jeux, Coralie, parce qu'on a des places à vous offrir aujourd'hui pour, le, bat pour euh, le Battle Fun du jour, ouais. ça se passe du côté de la laisse. Oui tout à fait, on vous offre votre entrée pour euh, la descente de la laisse, plus un cadeau surprise, Bon je sais pas ce que c'est. Je... Moi franchement je l'ai vu et ça vaut le coup. Ah ouais Une sorte de voyage Je vous dis que ça Pour l'instant Donc c'est un cadeau surprise Qu'on vous offre en plus Avec la descente de la laisse Et ça, donc Pour ça vous vous inscrivez Par SMS Oui il vous suffit D'envoyer un jeu Ou Battle Fun Par SMS au 3044 C'est 50 centimes par message ah, En plus c'est un Battle Fun Plutôt original Parce qu'aujourd'hui On l'a chanté nous mêmes. Oui. Donc on a enregistré On a voulu faire The Voice En fait on a enregistré euh, les, les chansons de, du Battle Fun Nous-mêmes Et vous allez voir franchement L'accent anglais La cohésion le, oh voilà, la, la fluidité la la la. De nos trois voix ensemble Parce les que notre, notre, notre Étienne A enfin posé sa voix à l'antenne de fun Et bien vous allez voir C'est un pur moment radiophonique On va pouvoir profiter de ça Tout à l'heure Aux alentours de 8h15 On aura aussi Samy Qui nous rejoindra dans quelques instants Pour euh, bah, parler de tout ce qu'il y a à faire Au niveau été Pour, euh, pour les jeunes Et puis euh, Gilles Tu es avec nous Pour parler de la belle Belgique On va jouer avec toi Alors par exemple Un, un petit Exemple de jeu que tu auras avec nous tout à l'heure Alors un exemple de jeu très simple, je vais vous donner des réponses Et vous devrez simplement trouver les questions Alors je lui ai dit en préparant l'émission, tu sais que nous on est très nuls Dans tout, et blind <rire> test, et quiz, et réponse Donc on fait un truc simple, vous allez pouvoir jouer avec nous Vous allez pouvoir remporter du cadeau aussi si vous trouvez des bonnes réponses Ce sera euh, le jeu tout à l'heure aux alentours euh, De 8 8h également, et puis je vous rappelle que S'ils ont envie de fêter votre anniversaire, vous envoyez Anif par SMS au 3044 et on vous rappelle Dans la suite, ça peut être un beau cadeau de démarrer la journée Avec son anniversaire en direct sur Fun Ça se passe tout à l'heure, voici Unique, Bienvenue. Oh Mercy, mercy. Money them in a party, party, party The all sexy, sexy, sexy Watch them just to follow me, follow me, follow me Have mercy, mercy, mercy Man, I them no move me, move me, move me shiai me I'm me one-tee, one Only he can make me higher, higher, higher, higher, higher Fire, bang, bang, dans le cœur des hommes J'aime quand tu lis entre mes lignes Pas que tu touches, mais que tu m'imagines Just la la entre toutes tes belles paroles. Je les mes tout sur le bas côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh, Lord. oh, oh, oh, Sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I have no move me, move me, move me. Shy, guy, yeah, me, one see, one see, one see Only he can make me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui cache, tous mes talons aiguilles. Eh, eh. Je m'en veux. Si tu se sais vises dans le milieu. Parlez, parlez, t'as beau yeah. parlez, parler, parler, parler, parler. je veux des ah. gestes pas des mots pour me faire rêver, rêver. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton écho et essaie de voir sous ma peau. Cette fois, ah, ah. je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde, si tu Fun radio Fun radio Made of stone You took me on We built a world A world for us We flew like birds A new beginning It's better, better, better You're keeping me together, together 7h15 sur Fun Radio, bon réveil. On se réveille ensemble, on démarre la journée tout doucement ensemble, que vous soyez en voiture, direction de boulot, parce qu'il y en a qui travaillent quand même aujourd'hui, ou d'autres qui profitent des vacances de la grasse matinée, en écoutant Fun Radio évidemment, soyez les bienvenus, Bailard, c'est ce qui arrive avec, euh, c'est euros qui arrivent dans la suite, ou là là j'en perds mes mots, avec Bailard, dans quelques instants le temps, et eh bien on va vous parler de quelques infos pratiques, car oui aujourd'hui c'est le 21 juillet, c'est la fête nationale, et pourtant on a euh, ici à Bruxelles des grosses festivités qui se préparent, on va vous en parler jusqu'à 9h, mais euh, Florence on a aussi euh, des rues bloquées, donc euh, autant y faire attention Et oui, à partir de 8h30, les barrages de police seront entre autres déplacés. Rue de la Loi, Place et Rue Royale, mmh, Mont-des-Arts, ouais. tunnel Saint-Lazare, ainsi que sur les boulevards Pacheco, Berlaymont et Impératrice. À partir de 11h, la circulation sera complètement bloquée. Rue de la Loi, rue du Cal et sur une partie de la rue Royale. Et puis là, à partir de 13h30, c'est le rond-point Schumann, la rue de la Loi, la Place des Palais, la rue du Cal, la rue Lambermont, la rue Baillard la place du trône, le tunnel Kennedy, la place et la rue du Congrès, ainsi qu'une partie de la rue royale qui seront fermées aux voitures. Donc prenez vos dispositions si jamais vous devez circuler à Bruxelles aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle, ça va être donc très difficile de, de pouvoir circuler en voiture à Bruxelles. Donc on vous recommande, évidemment, euh, d'utiliser les transports en commun. Vous avez un doute vous avez envie euh, eh bien, de savoir quelles rues sont bloquées ce matin Pla Rien de plus simple. Rendez-vous euh, sur euh, Internet et même sur notre page Facebook sur laquelle on publie le lien dès maintenant euh, du site sur lequel vous allez pouvoir retrouver eh bien, toutes ces infos. C'est important. Fabien, Feyesh, on connaît Coralie, nous on ah, l'adore dans l'équipe. Okay. Ici, vous l'adorez aussi, vous Gilles et Florence. Il a été vraiment toute l'année présent dans, dans le morning avec Evan. Il téléphone à des inconnus. Il les bon, voilà, ennuie un petit peu durant mmh. une journée, mais toujours avec le sourire. Et franchement, nous on a décidé de rediffuser ses meilleurs moments. Aujourd'hui, on parle de qui veut gagner des millions. Vous vous souvenez de cette émission Oui, bien sûr. Sur téléphone, évidemment, Parfait. avec le grand Jean-Pierre Foucault. Alors, cette émission, c'est vrai qu'on avait un peu le même principe ici en Belgique, Gilles. Oui, tout à fait. Présenté par Alain Simons et qui s'appelait plutôt Qui sera millionnaire. On savait bien, mais c'était le, le même principe. Et ça existe aussi dans plein de pays, comme aux états unis Comme, euh, oui, aux états unis où là, ça s'appelle « Who wants to be a millionaire ?» Eh bien, justement, aujourd'hui, on parle de qui veut gagner des millions. millions Pasteur, bonjour. Bonjour euh, C'est Fabien Feige au téléphone. C'est vous, euh, le mignon Oui, euh, société Mignon, vous êtes au secrétariat. Que désirez-vous Ah, super. Alors, attention, c'est parti. Jouons tout de suite. À ah, Kiki veut gagner... <rire> c'est sympa en tout cas. C'est l'extrait qu'on va écouter euh, tout à l'heure aux alentours de 8h. Vous avez envie de réagir avec nous parce que oui, c'est votre émission. C'est vous qui la fait. Elle est interactive. Venez parler de notre belle Belgique. Quelles sont vos bières belges préférées Quels sont les lieux dans lesquels vous allez Coralie, on va confronter nos lieux car on n'est pas vraiment d'accord. En antenne, on préparait un peu ça. Euh, on n'est pas d'accord par rapport au plus beau lieu de Belgique. On va en parler d'ici quelques petites secondes. Vous avez vous aussi un avis Vous avez envie de venir fêter votre anniversaire à l'antenne Eh bien c'est très simple. Vous envie à Nif au 3044. Et puis le club, c'est ce qui arrive. On va parler de vacances par... Paradisiaque avec deux personnalités belges. Ce sera à suivre et à découvrir dans quelques instants. Avancez à côté sur Netflix c'est Benny Menassi et Chris Brown qui arrive. On aura aussi Deoro et Bailar. On va danser. Bah oui, On va profiter de l'été. Peut-être certains nous écoutent des vacances aussi parce que l'autre jour, on avait un auditeur ah ouais. qui nous écoutait depuis la crête. Imaginez, vous êtes dans le salle, au bord de la piscine, les douettes qui pieds en éventail. Dans tous les cas, c'est Deoro et Bailar. On va danser. Bah ouais, Bailar, c'est danser <rire> en espagnol. Et c'est ce qui arrive dans la suite. 7h18. Bon réveil, vous êtes Sarphone Radio.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 Merci d'être sur Fun Radio 7h21. Le duo Benny Melassie et Chris Brown, le Paradise, c'est ce qui arrive dans quelques instants à côté de son end floor Info. Scoop, People, média, c'est le club buzz sur Fun Radio. Et c'est un, euh, un club buzz sportif média aujourd'hui parce qu'on parle de vacances paradisiaques de deux personnalités belges. Et oui, on parle de Yannick Carrasco, donc le joueur de l'Atlético Madrid et de Noémie Apar l'ancienne Miss Belgique euh, 2013, qui sont en train de vivre le parfait amour parce qu'ils viennent de... Euh, ils, sont en, ils sont partis en vacances en Corse. Bon, on dit pas ça parce qu'on est jaloux de pas être là-bas avec eux, parce que franchement, on, veut, on va vous mettre la photo dans quelques un secondes sur peu. Facebook. Quand on voit le paysage, on se dit ah oh, Ah et quand même, c'est super cool. T'as vu le paysage qu'on a depuis la radio s'il te plaît Ben moi j'adore. On, <rire> ouais. on, on a des arbres, des beaux arbres verts et avec du immeubles. soleil dedans. Voilà, je trouve ça magnifique. <rire> Bah, ils sont en train de vivre le parfait amour en Corse Ils sont partis en vacances en amoureux Et ils font euh, énormément de, de photos de euh, Là-bas pour nous montrer un petit peu euh, bah, Effectivement les paysages Pour nous faire jalouser qui... de tout ce qui se passe là-bas De voir la plage, euh, le soleil De voir la mer super bleue euh, voilà, génial quoi. Je suis jalouse, rien qu'à t'entendre parler eh ben, En tout cas on va publier tout ça sur la page Facebook C'est le Club Buzz du jour On avait envie de faire un petit clin d'œil voilà, Nos deux personnalités belges qui en plus sont fort présentes Toutes les deux sur les réseaux sociaux Noémie à part on l'adore évidemment Miss Belgique 2013, souriante, super jolie. Florence, tu aimes bien aussi euh, Noémie à part Tu euh, rigoler Non, oui, elle me dérange pas du tout. Je t'ai ah, rencontré, elle ah, est sympa en plus. Elle est très sympa, effectivement. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Noémie à part, qu'on embrasse évidemment. Je suis sûr qu'elle nous écoute même à l'autre bout du monde. Vous avez envie qu'on vous appelle Ça va être dans quelques instants pour fêter votre anniversaire. Ça se passe par SMS. Comment on s'inscrit Il vous suffit d'envoyer anniversaire ou anif par SMS au 3044 et je vous rappellerai juste derrière. Et juste après, on parle de bière belge sans fun. À tout de suite. <musique>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 Offre soumise à condition. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor.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 Wish we could turn back time To the good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 Le désir et le feu Oui le malheur des œufs et le bonheur du plus véreux J'offrais le pouvoir au portefeuille de, de plus généreux Mais l'époque a changé L'époque a changé Les hommes n'ont plus besoin de moi Oui l'époque a changé L'époque a changé J'ai tout perdu depuis que Les hommes font bien pire que moi Le job s'habille plus en prédents oh. Le job s'habille plus en pas Jam s'habille plus en padar No. oh oh, oh. Jam plus en paga. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches Lui on prie sa femme et ses bosses Il n'a plus d'emprise sur le globe Depuis qu'on lui a pris son job Monsieur Les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu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 J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi Le diap s'habille plus en paddade oh, oh, oh. Le diap s'habille plus en paddade oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches Lui ont pris sa femme et ses causes Il n'a plus d'appris sur le globe Depuis qu'on lui a pris son job Non le diable s'habille plus un padard oh, oh, oh. Le diable s'habille Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Et on passe ensemble cette journée de fête nationale. Bon réveil tout le monde, vous êtes sur Fun. Et comme tout est le meilleur, on s'informe, il est 7h31, euh, euh, euh, j'en perds mes mots, voilà. c'est Florence est à côté de moi, on rigole, on s'amuse, voilà, c'est ça le 21 juillet aussi. C'est ça le summer fun, c'est d'avoir du plaisir et s'amuser le matin. Florence, que se passe-t-il dans l'actualité en ce jeudi 21 juillet 2016 Bonjour à tous et à toutes. Certains élus et maires veulent faire interdire le parti Islam depuis leur lancement en politique en 2012. Les représentants de ce parti revendiquent une instauration de la charia en Belgique et l'abolition de certaines libertés fondamentales. Ce positionnement a déjà soulevé de nombreuses oppositions, dont une pétition pour interdire ce parti. Les lecteurs de notre pays vont pouvoir profiter pleinement des livres et les petits libraires être sauvés. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a examiné un avant-projet de loi concernant le prix unique des livres. Et cette règle existe déjà en France et a permis de sauver les libraires indépendants et la petite édition. Alda Greoli, nouvelle promue ministre de la Culture, a remis en chantier cet avant-projet qui a cette fois au terme d'un parcours d'au moins 18 mois des chances d'aboutir. À l'étranger, Ted Cruz a appelé les républicains à voter selon leur conscience. Il s'est fait copieusement hué par les délégués présents. L'ex-rival de Donald Trump a commis un impair en n'appelant pas les républicains à voter clairement pour Trump. Et quelques minutes plus tôt, il avait pourtant approuvé la position phare de Donald Trump de construire un mur à la frontière avec le Mexique. La fin de son discours a déclenché une immense bronca dans la salle Omnisport de Cleveland. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla continue de se développer. Il ambitionne de créer un camion de transport de frais. Ce véhicule permettra de remplacer les bus urbains et à plus long terme, un réseau de voitures autonomes utilisables à la demande. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la deuxième partie du grand plan secret d'Olon Musk pour Tesla, dévoilé dans un message publié sur le site internet de l'entreprise. En sport, d'après le journal, l'équipe, le joueur français Paul Pogba sera transféré à Manchester United dans quelques jours. Si cela se met en place, il s'agirait du plus cher joueur de l'histoire du football. Actuellement, à la Juventus de Turin, il serait transféré pour 110 millions d'euros. Et puis plus léger, pour terminer, toujours en sport d'ailleurs, un Espagnol de 24 ans a nagé plus d'un kilomètre pour une chose quelque peu improbable. Vous connaissez certainement l'expression « quand on aime, on ne compte pas ». Pour Sally, elle a tout son sens. C'est pour prendre une photo avec Lionel Messi parti en vacances que le jeune homme s'est jeté à l'eau. Le plus marrant dans l'histoire, c'est que le jeune homme a perdu son portable après l'avoir mis dans un sac plastique. Tenne. Dans quelques secondes, côté Sondance flor on continue avec Jonas Blue et Lou Midi. On va se faire un petit souvenir, c'est Joachim qui l'a demandé par SMS au 3044. Juste avant, côté Métou, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Florence Oui, des très bonnes mènes, des éclaircies, avec malgré tout la possibilité d'un ora... orage exclusivement dans l'est du pays. Les températures, elles, seront moins chaudes que les derniers jours, mais resteront tout de même très agréables. Elles seront comprises entre 23 et 28 degrés. Merci, Florence. On continue, on se retrouve dans 30 minutes pour la suite des informations. Le son dance Floor lui continue avec David Guetta dans Summer Fun. Fun. Fun Radio. Summer Fun. du mal à le tenir. Etienne, notre réalisateur français, voilà, il danse, il est au taquet. On sait pas, <rire> pas ce qui se passe, en tout cas, il est là. Et vous aussi, vous êtes là, à 42 ensemble, jusqu'à 9h, 7h41. Merci, l'Sorfaune Radio. Jonas Blue, c'est ce qui arrive dans quelques secondes côté son dance floor. Le temps, pour nous parler de Fabien Feuillage notre grand ami Fabien ah, Feuillage qui tous les jours Fabien téléphone Feuille. à des inconnus pour bah, les ennuyer un petit peu, mais le tout avec le sourire. Nous, on l'adore ici dans l'équipe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une série, à, à un jeu télé qu'on connaît tous et toutes c'est Qui veut gagner des millions. Gilles, qui veut Je gagner connais. des millions Ça existe en France, ça existe en Belgique et même aux États-Unis. dans le monde. Hein. Ouais, mais ça fonctionne partout. Alors évidemment, euh, on connaît tous Jean-Pierre Foucault qui présentait ça à l'époque euh, sur TF1. Aujourd'hui, il, voilà, il va nous refaire un petit euh, Qui veut gagner des millions au de téléphone. Et vous allez voir, comme à chaque fois, ça énerve très vite. Fabien Feillèche Million Peinture, bonjour Bonjour, euh, c'est Fabien Feillèche au téléphone C'est vous euh, le Mignon Oui, euh, société Mignon, vous êtes au secrétariat Que désirez-vous Ah, super, alors attention, c'est parti Jouons tout de suite, À ah, Kiki veut gagner son Mignon Non ah, mais qu'est-ce que vous me faites, c'est -ce un jeu Je pose la question, attention Non mais, euh, j'ai pas le temps là Quel monument est le plus grand de France Réponse A, la muraille de Chine Réponse B, le mur de Berlin Réponse C La statue de la liberté à New York, ou réponse D, Le menton de Grishka Bogdanov. <rire> non, mais il se fout de ma gueule ce type, c'est pas possible. Bah, faut répondre. Ils ont pas bonjour. Ruh, coucou, c'est Fabien Feige. Euh, vous êtes toujours dans Qui, -qui veut gagner son million Franchement, vous n'avez que ça à foutre. Euh, c'est votre dernier mot Oui, c'est mon dernier mot. Qui ça Du con. Pas sûr, bonjour! Re, re, re, re, re, re. Coucou, c'est encore Fabien Fayèche! Vous êtes toujours dans Kiki qui veut gagner son million Non mais franchement, j'ai pas envie de jouer là! Je on se concentre! Attention, on se concentre! Question! Non mais c'est pas possible ça! Quel est le vrai prénom de Jacques Chirac? Réponse A, Jacouille! Réponse B, Jean Rachid! Réponse C, Bernadette! Ou réponse D, Tiger ah, ah non, ça c'est pas la réponse D! Hein. Eh ben c'est la mienne! Million pattern, bonjour. Re, re, re, re, re, re, re, re, coucou Non mais ça suffit mais là, vous me faites chier, il y en, oui. en a marre, je vais appeler les flics maintenant. Ah, très bien. Vous voulez donc prendre le joker, l'appeler à un ami, c'est parti, la régie compose le numéro... On non appelle... mais y'a pas, y pas de joker là Mais si vous voulez appeler amis, vous me dites j'appelle les flics, donc c'est un joker euh... Vous avez demandé la police, ne quittez mais pas... Mais vous moi. me faites tout chier C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot, vous me faites tout chier Mais oui mais qui Bah vous du coup Fabien fait Fabien fait Réponsez yes. yes. Bernadette pour réponse des... Tiger <rire> c'était une réponse qu'on n'aura pas en télé par exemple, mais c'était exceptionnel. Fabien Feuillet qui revient évidemment demain pour vendredi, dernier jour de la semaine. Vous avez envie de parler avec nous de venir dans l'émission, c'est possible car demain comme tous les vendredis d'été, on vous ouvre l'émission et Coralie, comment ça se passe si on veut s'inscrire Soit de nous envoyer un message sur la page Facebook Summer Fun ou alors un mail à anto.funradio.be Alors le principe c'est que vous venez pendant une heure, entre 8h et 9h vous jouez à des jeux avec nous, on fait connaissance, on visite la radio et puis on a un petit déjeuner qui nous offre. Faire cette semaine par la boulangerie Aroma de l'Altitude 100 yeah. ici à Forêt. Donc, vous voyez, on va passer un super moment ensemble pour vous inscrire. Ça se passe sur la page Facebook ou encore par mail anto.fonradio.be et nous, on a hâte de vous recevoir parce que c'est un échange en fait. C'est un plaisir de, de vous voir, de partager, de communiquer, de vous montrer un peu comment se passent les coulisses de l'émission. C'est vraiment sympa et ça se passe tous les vendredis de l'été. On a également des cadeaux à vous offrir aujourd'hui, notamment des places pour Bellevart. On vous rappelle dans quelques instants comment faire pour repartir avec ces places. Et puis, on va appeler l'un ou l'une d'entre vous pour euh, votre anniversaire ou pour l'anniversaire d'un proche pour s'inscrire. Vous envoyez Annif par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 Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... On va se faire un bed and breakfast. Hein à... On va se faire un bed and breakfast, un bateau, un bain, un bulle, et une boutique, et une barbecue. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la tombola sur ing.be. Je viens d'acheter un sèche-cheveux sur vandenboard.be. Et vous savez quoi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 Maybe when my face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 h 49, Summerphone Radio, on se réveille dans la bonne humeur. Vous écoutez Summerphone et dans quelques instants, c'est du 100% belge qu'on vous réserve. Dimitri Vegas, Like Mike, Arcade, c'est ce qui arrive côté sur Floor. Le temps d'appeler l'anniversaire du jour. Coralie, on reçoit tous les jours plein de petits SMS pour souhaiter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche. Aujourd'hui, c'est Michaela qu'on va appeler. Elle ne sait pas qu'on l'appelle. C'est un petit SMS anonyme, si on peut appeler ça ah comme oui. ça, qu'on a reçu. C'est Dimitri qui voulait lui souhaiter un anniversaire sans qu'il passe à l'antenne. On va donc réveiller Michaela ce matin pour lui souhaiter ses 30 ans. Ah, c'est mignon, 30 ans à 21 juillet, j'ai vu quand même. Ouais. C'est pas mal. C'est plutôt Belle original. Date. On va espérer que Michaela réponde, évidemment, parce que, bon, comme chaque jour, vous savez que le standard nous joue parfois des tours. Michaela est en oui. ligne, elle va arriver dans quelques secondes on ça essaie... sonne, ça Elle ça ne sonne. sait pas qu'on est sur Fun Radio, évidemment Allô Allô, salut Michaela, tu vas bien Oui Est-ce que tu sais où tu es Euh, non Non, mais tu es sur Fun Radio, ma chérie Aujourd'hui, on va te souhaiter un bon anniversaire bon Joyeux anniversaire. Oh, 30 ans, ça se fait, Michaela. En plus, un 21 juillet, quoi de mieux que pour démarrer la journée Que fêter ça ici Qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui, Michaela pour tes 30 ans Mais On va aller sur Bruxelles Ah génial, il y a plein de choses on à faire On va aller faire la fête ah. et On voilà. va aller boire une bonne bière et manger un bon paquet de frites On va, la... Bien <rire> belge. On va faire la fête ensemble michael a au plaisir de se croiser tout à l'heure Et puis c'est Dimitri, donc c'est un ami à toi Qui a voulu te souhaiter cet anniversaire aujourd'hui On l'embrasse et on te fait plein de bisous Est-ce que tu as peut-être pour nous un lieu ou une bière Préférée en Belgique à nous conseiller euh, Moi je pense que Tous les lieux sont sympas en Belgique mm -hmm. Et toutes les bières sont bonnes à goûter. Ah donc euh, toi ah. tu aimes bien tout quoi. C'est ça. T'as pas oui. d'idée spéciale. En tout cas, Michaela, Merci d'être venu avec nous ce matin. Et encore un bon anniversaire à toi. Profite bien. Et à très bientôt. En tout cas, je te fais des bisous. Je, je peux faire un petit message Ah mais bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Je fais un gros bisou à toute ma famille, à mes collègues et surtout à mon loulou que j'aime très fort. Qu'on embrasse évidemment ton loulou et qu'on embrasse euh, <rire> à tous tes collègues du côté. de Mons des bisous Michaela, à très bientôt. Bisous Vous avez envie. Voilà, c'était <rire> <C 'était> rapide. <rire> le réseau. <rire> vous avez envie de souhaiter un bon anniversaire à vos proches. Ou même le vôtre dès demain, c'est très possible. C'est très possible, c'est possible. Vous vous inscrivez. Comment ça se passe Il vous suffit de Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez à Nive Par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio.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 Fun, fun radio. Fun radio. Fun Lucie. Tes mots donnent, tes mots prennent. Les plus courts me retiennent. Tes mots blessent, tes mots de passe. Ils s'écrivent, puis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 Son passage et mes faiblesses sont nos âmes C'est nos puissance de tes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 Merci d'être branché sur Fun Radio 7h57. Un petit souvenir qui arrive dans la suite, Lucienzo et Sean Paul, c'est ce que je vous cale d'ici quelques petits instants, le temps de vous parler de Resto National, c'est une des activités prévues aujourd'hui pour ce 21 juillet. Franchement, c'est une idée géniale, Coralie. Explique-moi. Alors l'idée, c'est qu'à partir de 17h, sur la place du jeu de balle, vous allez pouvoir bah, assister à des spectacles musicaux et puis manger une bonne moule frite. Un ah. produit 100% belge, on en parlait tout à l'heure. Alors ça. le principe très simple... <rire> Il fallait la faire ça. Le principe très simple C'est que vous allez pouvoir Réserver sur internet Sur le site resto-national.be Là ça coûte 21 euros Vous recevez une boisson gratuite Si vous réservez en ligne Et là ben, vous allez pouvoir Participer à cette soirée Sur la place du jeu de balle Et en plus Et eh bien déguster Cette bonne moule frite Aux alentours de 18h Après vous avez Un petit spectacle à 19h45 Avec Rita et les Martins Et puis à 22h C'est un concept Très original Que j'adore mm -hmm. C'est Bruxelles Zingt Tu connais Florence C'est avec de la musique Mais non je connais pas spécialement C'est effectivement <rire> avec de la musique D'où le verbe zing zing Chanter Voilà wow. Comme ça on à tout Parce que justement et Cette happening de chambre Ça se passe dans les trois langues En néerlandais ah ouais En français Et en anglais Voilà Deux bien. langues belges Plus une internationale Et donc le principe C'est que bah, des chanteurs amateurs Nous par exemple On peut s'inscrire Et on peut aller chanter Sur ce podium Pour bah, divertir la foule Et être tout à, tout à fait Sans pression S'amuser Et passer une bonne soirée Ça existe depuis quelques années C'est présent sur Facebook Vous allez pouvoir aller voir Sur la page de Bruxelles Zing Ou encore par sur internet sur BruxellesZingt.be Et franchement Je trouve que c'est une idée Plutôt sympa En plus dans les trois langues Et donc ça va retrouver Dans tour de 22h Sur la place du jeu de balle On vous publie d'ailleurs Dès maintenant Toutes les infos Sur la page Facebook de l'émission, on va continuer à parler du sujet de ce 21 juillet évidemment. Dans quelques secondes, vous avez envie de venir ici en studio avec nous, encore en parler à l'antenne. Vous envoyez un petit message au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Coralie, Et Summer Fun, Luntelzo, Ocean Paul, c'est ce que je vous cale. Merci d'être sur Fun, Welcome. Badabada. Bon, les tests, un petit souvenir, François Fun Bienvenue. Fun Radio. Fun. Fun. À 8h, Fun Radio, debout tout le monde. Nous ferons un. Décidément, il n'y a aucun oui, je, je vais pas. réussir aucun qu flash Qu'est-ce que je, te je fais là Mais Je ne sais pas. Florence aujourd'hui remplace Jean-François et c'est un plaisir de te revoir parce que tu étais déjà avec nous pendant les vacances précédentes et ouais. en plus on s'apprécie, on s'aime bien, on rigole beaucoup hors antenne. Eh bien on va essayer de revenir un peu sérieux Florence, je ne sais pas ce qui se passe. Ok on fait un tour de l'actu ce jeudi 21 juillet, il est 8h de Florence. Et on commence par des petites inforoutes routes avec à 8h30 les barrages de police qui seront entre autres déplacés rue de la Loi place et rue Royale, Mont-des-Arts, tunnel Saint-Lazare ainsi que sur les boules.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 À l'étranger, la convention du parti républicain américain, Cleveland, a été le théâtre d'une comparaison inquiétante. L'homme politique néerlandais d'extrême droite, Geert Wilders, qui était présent à comparer la montée en puissance de Donald Trump à la sienne. Ils doivent leur popularité aux électeurs mécontents qui ne se sentent pas bien représentés. Un nouvel échouage massif a eu lieu sur les côtes du sud du Chili. 60 baleines ont été retrouvées mortes en 2015. C'est 330 cétacés qui sont mortes en Patagonie. Les côtes chiliennes ont ces derniers mois été le théâtre d'épisodes alarmants avec la mort de milliers de poissons. Certains scientifiques relient ces événements au phénomène climatique El Nino qui réchauffe la mer et entraîne notamment... Une multiplication des algues. En sport, Underlecht s'est imposé 3-1 lors de son dernier match de préparation face à Everine Les buts ont été signés par Steven Defour, Hassan ou encore euh, Yuri tillmans C'était le dernier match de préparation pour les Underlechtois avant la reprise du championnat. Et puis pour terminer un peu plus léger avec une anecdote sur le 21 juillet Elle en a cette fête nationale. Ben oui, tout à fait. Quelle coïncidence. C'est fou hein, quand même. C'est une, autre... ouais. <rire> une autre personnalité de notre pays qui a flanché le jour de notre fête nationale. Il s'agit ni plus ni moins de notre ancien Premier Ministre, If Le Terme, souvenez-vous, en 2007, à son arrivée au TdM, on lui avait demandé de chanter la Brabansonne. Oui, Résultat, en solitude, oui. notre ancien Premier ministre allait alors chanter comme il le pouvait, la Marseillaise. <rire> on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'était un faux pas ou de l'humour. En tous les cas, ça aura marqué l'histoire de notre fête nationale. Mais il a dû bien se sentir seul, en tout cas. Ah oui, c'est ce <rire> Fun. Radio. Fun. Dans un instant, côté son dancefloor, c'est boosty et Feel alone qui arrivent. On aura aussi mon coup de cœur du moment, c'est Bob Sinclair et Samoine Et Juste avant, côté météo, une belle journée qui s'annonce, Florence. Oui, avec des éclaircies sur la plupart du pays, une possibilité d'orage dans l'Est. Des températures qui seront moins chaudes que les derniers jours, mais qui resteront tout de même agréables. Elles seront comprises entre 23 et 28 degrés. On va pouvoir sortir les shorts, boire avec modération, beaucoup d'eau notamment, et notamment. puis euh, mettre de la, la crème, crème solaire. solaire. Évidemment, c'est important. Merci, Florence. On se retrouve dans 30 minutes pour la suite des informations, le son d'enflore continue avec Daya et Chance Monkers dans Summer Fun. Fun, Fun Radio.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 You're now, but I call your name sur Fan Radio vous entendez l'ambiance au rendez-vous on se réveille ensemble dans la bonne humeur jusqu'à 9h en cette journée de fête nationale belge Bob Sinclair, Sinclar Samoan Ouditmi c'est ce qui arrive dans un instant Le temps pour nous, bête. vous souhaitez la bienvenue, si vous vous réveillez, si on démarre euh, bah, la journée tout doucement, vous ouvrez les yeux, on est là à côté de vous et on se réveille sur Fun Radio ce matin comme bah, tous les matins. D'ailleurs pas de congé pour nous, on est là au rendez-vous et on a d'ailleurs plein de petites choses pour vous, notamment des réactions encore par SMS au 3044 concernant le sujet du jour. On parle des produits belges, on parle de tout ce qu'il y a à faire en Belgique aujourd'hui. Quelques réactions Oui, on a un message d'Hélène qui nous dit je vais aller assister au défilé à Bruxelles avec ah ben, toute ma petite famille, mes, mes deux enfants et mon, mon compagnon. C'est un très ouais. très beau défi à avoir, euh, puisque chaque année, euh, moi personnellement j'y vais, je sais pas, vous autour de la table, qui y va, ça Non, moi Absolument pas, était... absolument non. pas. <rire> Cette année peut-être que tu auras l'occasion d'y aller, Gilles J'ai pas encore eu l'occasion, non. Cette année Encore une fois, Florence Mais c'est trop loin de chez moi. <rire> tu y habites de quel coin Tu du côté de peine Oh, ça va, Open, c'est à 1h30, non Oui, c'est ça, oui, 1h30, 2h. <rire> quand on aime, on ne compte pas. Voilà, C'est comme quand, ah, on racie, quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça que je suis là. <rire> D'autres réactions sur Facebook, peut-être On a un message de Jérôme qui nous dit, moi, la favorite, c'est la Castel. La Castel. ah Ça veut ah, dire bah. château en Irlandais. Ça veut dire château <rire> Comme ça, on apprend ça, des choses, matin <rire> On va jouer avec toi, Gilles, parce que tu as préparé pour nous un petit quiz spécial belgique, le principe. Des réponses et on doit trouver des questions. C'est ça, t'as tout compris. Ah ben, je suis intelligent, ah ben, écoute, Je te propose de comme commencer. Dis-moi. D'accord. Alors, si je vous dis 11 milliards, euh, petite idée de ce que c'est. 11 ça milliards C'est le prix à que coûte à la Belgique une fête nationale Peut-être, mais peut c'est pas ça la réponse. C'est pas la réponse. <rire> 11 milliards C'est beaucoup 11 milliards, c'est plus que la personne qui y a dans le monde. Ça, euh... c'est peut-être euh, la, la dette belge, non 11 oh. milliards, pourquoi pas C'est bien possible. <rire> <rire> c'est pas la réponse. C'est quand même. Le nombre d'habitants Non, mais non. J'ai pas la réponse non plus. Alors, un petit, je vous donne quand même un petit indice. C'est long. C'est long. C'est long. Je ferais bien un jeu de mots, mais on va s'en passer. <rire> C'est de la nourriture. Ah, C'est le nombre de frites qui sont consommées euh, par an en Belgique. Toi, t'as lu la réponse ah. sur ma fiche. Ah non, pas du tout. Tricheuse. <rire> oh, C'est vrai. pas, pas, le nombre de kilos de frites vendus en Belgique chaque non. année. Non, vendus par an dans le monde. Ah. 11 fou milliards, c'est 11 milliards, ça fait plus énorme. ou moins 350 kilos par, euh, par seconde, en eh fait. Ben, oh purée! C'est énorme! <rire> Alors, deuxième réponse, 850. 850. Euh, euh... 850. Bon. C'est le nombre de militaires qui vont participer au défilé euh, d'aujourd'hui. Ah, peut-être. Peu, peu, ça, non? Bah, je sais pas, 850, c'est quand même pas mal, c'est parce que sont 1000 tout, personnes <rire> <rire> Surtout dans le défilé. <rire> 850, un indice? Alors, indice, c'est 850 euros. Euh... C'est le. Euh... Un salaire la... Non. Non. C'est le prix pas. que coûte euh, une location d'espace de, dans le parc aujourd'hui. Mmh. Si on veut euh, prendre un stand et vendre quelque chose. C'est euh... pas la réponse. Euh, que <rire> <rire> Les mecs, qui se compliquent la vie. Qui Alors, un, un autre indice, monde. course. Quand on fait ses courses. C'est euh, ce, ce que paye, euh, par, euh, ce que paye euh, un belge moyen euh, par mois pour faire ses courses. Non. non. Pas, non. pas ça, non. <rire> Est-ce qu'il y a un autre indice C'est si en barbecue. Oh. Je sais pas. Aucune idée. Non. Aucune Allez, je vous donne la réponse. Euh, c'est combien dépensons-nous en moyenne par an en achat de bière hein Ouf. 850 euros, euros en moyenne. Hein. Ouais, mais c'est quand même une bonne moyenne. Hein. Je sais que Coralie prend le pas sur moi par exemple, parce qu'elle boit beaucoup plus, mais <rire> quand même. Alors, si je vous dis 350 000, 350 000, Samy euh, 350 000, je ne sais pas. Avec la voix grave, comme ça. <rire> Samy qui rejoint l'équipe, on va le présenter euh... dans quelques instants. Florence Je sais pas non plus. Non 350 000, 000. c'est... Euh... Euh... Le nombre de participants peut-être au défilé aux activités qu'il y a à Bruxelles Il y a l'idée, y c'est plus ou moins ça. plus ou moins ça. Euh... Le public attendu ah oui, Le nombre de spectateurs, ouais c'est ça. Alors en fait c'est le public présent en 2015. D'accord, oh, 350 oui, 000, c'est énorme quand même. Peut-être qu'on nous barre des records cette année avec euh, le beau temps annoncé. Ah. Peut-être, qui sait. Alors une dernière peut-être maintenant, donc 100. 100, euh, 100. c'est un salaire, un prix C'est peu ça pour un salaire. Le premier indice c'est en litres. 100 litres. 100 litres. C'est ce que consomme un belge de bière par, par, par, par mois, par an ça, Par, par mois. Par an. 100, Donc, 100 litres. litres par an plus ou moins. Et à savoir qu'à Prague par exemple c'est 130 litres par an. D'accord. Wow. À Prague, oui, mais c'est ça. C'est des buveurs là-bas. C'est C'est ça. Alors si je vous dis 5,64 euros. C'est ce que paye un belge par jour pour <rire> boire de la bière. Quelques indices. Bonne idée. Alors indice, achat. Ouais, magasin. Euh, bah c'est euh, ce que coûte un chat par semaine à une <rire> Sans rapport avec quoi C'est dans quel sujet Quel thème C'est euh, rapport de bah, toujours Belgique et boisson. Un, ah, Belgique, boisson. Belgique boit son bel bar. et c'est cher pour ce que c'est. Et si on posait cher. la question à nos auditeurs alors... Ouais. À quoi non correspond bon. 5 euros 5 euros 64. 5 euros 64. Vous pensez avoir la réponse. Vous pouvez gagner votre descente de la laisse ainsi qu'un cadeau surprise. C'est une petite croisière. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on vous offre juste avant 9h. Que à quoi correspond 5 euros 64 dans un magasin en rapport avec la Belgique Vous réagissez dès maintenant par SMS au 3044 et on vous appelle dans quelques instants. Boosty, Phil Alone, c'est ce qui arrive côté Son Ends Floor. On aura aussi Mickaël Gré. Et puis juste avant, c'est un mes coup de coeur. J'ai envie qu'on se fasse plaisir ce matin. Bob Sinclair, ça V C'est ce que je partage avec vous. 8h14. Bon réveil. Vous êtes sur Fun Radio. 16 comme ça vous savez tout. Vient... On va me donner une feuille, mais on sait rien lire en fait. Moi la, la, je te donnais, c'est le mot de Merde. Boosty, le c'est ce qui arrive dans un instant. Justement, on va parler de tout ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles en ce 21 juillet, Coralie. Et donc, oui, je reçois une feuille que bah, je dois lire comme ça à la minute. C'est un peu un last minute. Sauf que, bah, que malheureusement, je vois rien. C'est très drôle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait nous-mêmes qu'il y a plein d'activités à faire à Bruxelles aujourd'hui. Par exemple, bah, des activités en famille. Oui tout à fait Donc euh, c'est la fête nationale Donc qui diffuse la fête nationale Dit défilé et bah, festivité à Bruxelles Et donc ici on va parler euh, de quelque chose qui se passe au Parc Royal Et à la place Poulard Donc ça va commencer à partir de 10h Il y aura plusieurs activités que vous pourriez faire tout au long de la journée Il y aura un concert, un village européen un village européen. Vous pourrez trouver des informations sur l'Europe Plus des animations évidemment Le défilé militaire qui aura lieu à 16h Des animations de rue, un stand de dégustation Pour nos, tous nos bons produits belges D'ailleurs il y aura ça dans le Parc Royal C'est plein plein d'exposants de, oui, oui. belges justement. Même des médias qui seront là-bas pour pouvoir aller à leur rencontre, découvrir un peu ce qui se passe Et franchement c'est une activité à recommander juste avant d'aller au défilé militaire Avec le roi qui passera aussi dans la foule j'imagine Ah le roi, et eh bien évidemment tout ça, ça se passe du côté, comme je l'ai dit, du parc royal et de la place pour l'art Et c'est évidemment gratuit Et donc c'est ouvert à tous en famille ou euh, entre amis L'agenda est à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Dans quelques instants on va parler des bons plans de l'été spécial jeunes avec toi Samy, par exemple un exemple de choses qu'on pourra voir tout à l'heure Ah non, je garde tout pour tout à l'heure Trop de suspense Trop de suspense, écoute euh, <rire> Et ça c'est un teasing voilà. les amis On en parlera dans quelques <rire> instants On va continuer de jouer avec Syl Pourquoi tout le monde est mort de rire Qu'est-ce qui <rire> se passe y C'est la bonne, bonne heure du matin Merci de vous réveiller avec nous 8h18, voici Boosty, sur Accroupi dans un coin de mon appartement Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant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 8h20 sur fin radio, on démarre la journée ensemble avec dans quelques secondes Michael Gray et Lucas qui nous l'a demandé par SMS au 3044. C'est un petit souvenir qu'on se fait ce matin avec deux week-ends. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à notre euh, nouveau chroniqueur dans l'équipe. Il s'appelle Samy. Comment ça va Bonsoir, bonsoir. Que ça se passe bien. <rire> ça va et vous Ça va, t'as pas trop peur pour l'instant On t'effraie si pas vous, trop Vous m'intimidez un petit ah, peu. Surtout Coralie, surtout. Ça ouais, va, ouais, ça est va. On, ça va aller. on est en fou rire depuis ce matin. Je rate tous les flashs, on rigole, on arrive. <rire> euh, voilà, on sait ça pas ça pas va, ça fait. me rassure un peu. C'est le 21 juillet. Et voilà, c'est ça, on s'amuse. Toi, Samy, tu viens avec nous tous les jeudis pour nous parler exact. de bons plans et notamment aujourd'hui des bons plans de l'été pour les jeunes. Tout à fait. Alors, je vous ai prévu une liste de choses à faire en été quand vous ne partez pas en vacances. Alors ça nous est déjà tous arrivé, je sais pas, en voilà, Moi personnellement, j'aime pas m'emmerder, donc euh, <rire> ça, ça arrive très rarement, je trouve ça très frustrant, mais c'est vrai que j'ai plein de potes qui, pour eux, une journée de vacances, c'est se lever à 10h, glander jusqu'à 14h, se laver, bouffer un truc, et puis hop, euh, c'est fini. 10h, c'est gentil ah ouais. quand même. Hein. Bah, je sais ah ouais. pas, moi, je sais pas dormir <rire> plus tard que 9h, donc... Euh, bon, alors on a déjà... Tout <rire> ce heure, connu ça, c'est tôt pour toi, non Pardon 10h, c'est tôt pour toi, c'est plus 14 le réveil, non Avant, 10h avant, c'était tôt, maintenant ça l'est plus. Tu vois <rire> maintenant c'est très tard. <rire> Alors on a déjà tous connu ça, c'est l'été, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours, il ah, n'y a pas de il n'y a plus de potes non plus parce qu'ils sont partis tous en vacances, du coup on ne sait plus quoi faire. Alors je vous ai prévu une petite liste de choses à faire. La première, c'est dormir. Bon, ça paraît bête comme ça, <rire> mais, euh, mais c'est important. Vrai. Pendant l'année, on se plaint toujours de pas dormir assez. On dit j'ai dormi 6h, 7h, j'ai cours, je reviens chez moi et puis ben là. Vous n'avez rien à faire, donc dormez. quoi. Autant faire dire. ça. Nous, c'est vrai que tous les jours, on se plaint, parce que dormir 6-7 heures, ça arrive que le week-end, vu qu'en semaine, on ouais. dort <rire> 3-4 heures au maximum Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est regarder des séries télé. Bon, c'est les conseils Flemard, mais juste après, ah. ça change. Est-ce est que tu as une série télé à nous conseiller comme ça euh, Empire, c'est pas mal. Je connais je sais pas, pas si du tout. Vous ah, Moi, je connais vite fait. Je n'ai jamais regardé, mais on m'en a, a parlé. Moi, les deux okay. moments que je regarde et que je peux recommander, c'est Orange et The New Black. Vous regardez tous, tu regardes Gilles Je ne connais pas. Ah, tu ne connais enfin, pas. Je, je crois... connais, mais je ne regarde pas. Je croyais, aussi on c'est scream. Voilà, avec deux ah, saisons de sortie, scream. mais franchement, si on a envie de se mettre un peu la pétoche, c'est super intéressant. Alors, troisième chose que vous pouvez faire, c'est bronzer quand il y a du soleil. Pour l'instant, il y en a en Belgique. Même si c'est sur une petite terrasse de 1 m, ça peut toujours consoler quand on ne part ah, pas évidemment. en vacances. Même par la fenêtre, ça c'est sur la fenêtre. <rire> ouais. On met son front à l'extérieur et on bronze. <rire> Alors, quatrième conseil moins flemmard, c'est faire du sport. Alors, pendant toute l'année, on se plaint, surtout en hiver. On veut aller à la salle, puis on a un peu la flemme, hein, je connais. Toujours la flemme, <rire> Toujours la flemme. Euh, du coup, ben là, c'est l'occasion rêvée. Pourquoi pas essayer de perdre ce petit bide hein, qui euh, caractérise quand même toutes les soirées qu'on a fait pendant l'année Je me dis ça depuis le 26 juin. Je vais aller acheter <rire> ma carte chez Fit qu'on ah, m'embrasse évidemment. On fait. va le faire. En plus, il y en a un juste à, derrière la radio, juste à côté de mon mais appart. Toi, tu dis ça depuis le 26 juin. Moi, je me dis ça depuis septembre. <rire> <rire> mais je me dis ça depuis septembre aussi, mais je me dis, comme il y en a un à côté, ça va me motiver, d'y aller. En plus, on pas. parle de sport tous les lundis Gilles, donc ça motive encore plus de le faire Et franchement comme tu dis les jeunes notre priorité c'est la flemme on voilà. de toute façon on laisse tomber parce que pour le moment il fait trop chaud Pour aller faire du sport tu n'auras aucune envie de bouger de chez toi Et Justement moi en je En l'hiver il fait trop froid en été il fait trop chaud Les gars il faut faire du sport <rire> Les belges adorent se plaindre de toute ouais. façon c'est obligé Mais <rire> je me dis qu'avec la chaleur qu'il fait justement On va euh, maigrir un peu non Ah, va... où tu vas beaucoup transpirer vas éliminer, oui. de quoi. Bah écoute euh, <rire> voilà. Et pour finir Cinquième conseil Réviser Bon vous allez me dire Ça n'a pas grand chose à faire Dans cette liste Mais si vous avez une deuxième cesse Ce serait quand même dommage De rater Parce que vous étiez dans votre lit En train de regarder des séries T'en as une toi Deuxième cesse Oui bien sûr Avec quoi <rire> Alors j'ai philo <rire> euh, non, je vais pas te plaider, mais il y en a 5, 6. 5, ça, 6, ouais, carrément. Je sais même pas combien il en a. <rire> c'est vrai, en plus, je sais même pas combien. Ça, ça. c'est une seconde cesse de Flemmard, quand même. Ah, de ouf. Bah, ah, là, là, là, je devrais vous... quand même bosser. Bah, il serait temps. Oui. Mais Écoute. moi, j'en ai deux. Je me suis dit, bon, écoutez, on termine le 26 août. J'aurai le temps encore une semaine <rire> pour le faire après. Vous avez une seconde cesse peut-être. Bah, courage à vous qui êtes à la maison. Samy, on retrouve tous ces bons plans sur notre page Facebook, évidemment. Ça peut toujours servir. Les séries, dormir, il faut profiter. <rire> venir à la radio aussi, parce qu'on ouvre l'émission à vous, chers auditeurs. Vous allez pouvoir venir faire de la radio. Et franchement, Samy, toi qui débarque. Un peu dans notre ambiance. Ouais. Ici, je pense que c'est sympa. Je on est un, on est un peu fou, mais ça peut être sympa. Voilà, tout à fait. En <rire> plus, vendredi, on vous offre le petit déjeuner, Corinne. Oui, c'est la boulangerie Aroma qui va nous offrir et vous offrir surtout le petit, le petit déjeuner. Et en plus, il y en aura vraiment plein, plein, plein, plein, plein. Et comment ça se passe pour s'inscrire Eh ben il vous suffit d'envoyer un petit mail à Anto Fun ou alors sur la page Facebook Summer Fun. On a d'Anto au message, on vous rappelle juste après. Michael Gré de week-end, c'est ce qui arrive, 8h25. Vous êtes sur Fun. 28 sur Fun Radio, merci de nous rejoindre Martin Solveig de Do It right, c'est ce qui arrive dans un instant On va également continuer à jouer avec Gilles On parlera de la Belgique évidemment ce 21 juillet Et ça arrive juste après ceci Prenez une bonne dose de fun ah. Tout l'été Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun Toute la journée Du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio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 Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Vous écoutez Summer Fun Fun Fun Radio À 8h33 sur Fun Radio on s'informe avec France... <rire> Françoise. Voilà <rire> Je pense Florence, je dis Françoise. Avec Florence Valleau. Salut Florence. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. L'application Belfus connaîtra des problèmes tout au long de la journée. Les virements seront les plus touchés. Belfus annonce sur son site internet que l'exécution des transactions prendront plus de temps en cause le jour de fête nationale. À l'étranger, cinq personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec le terroriste de Nice sont déférées jeudi devant la justice antiterroriste après leur garde à vue. En vue d'éventuelles mises en examen, les cinq personnes, quatre hommes et une femme, ont été en contact avec le tueur ou sont soupçonnés de, leur, de lui avoir fourni une arme, un pistolet automatique avec lequel le Tunisien de 31 ans a tiré sur des policiers à bord du camion lancé sur la foule. Le conservateur Mike Pence a formellement accepté mercredi l'investiture de candidat, du candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection de novembre. C'est un homme relativement peu connu qui a été choisi par Donald Trump la semaine dernière. Lors de son discours, il a noté avec humour que Donald Trump l'avait choisi pour trouver un équilibre alors qu'il n'est que gouverneur de l'Indiana. Mike Pence est un choix correspondant à l'aile conservatrice du Parti républicain, faisant preuve d'intransigeance sur les questions sociétés comme l'avortement et le mariage gay. Pour terminer, une petite anecdote assez cocasse. Le conducteur d'une McLaren n'aurait jamais dû griller en stop. L'histoire s'est déroulée aux états unis La McLaren a été filmée en train de griller en stop avant de s'engager sur un passage pour piétons. Après avoir percuté un skater, ce dernier a voulu se venger. Pour ce faire, il a tapé un coup dans le pare-brise de la voiture. La facture des réparations risquait d'être très salée. La voiture valait tout de même 230 000 euros. un peu violent, non Comme réaction. Un peu, hein, Oui, surtout quand pour même. Pour 230 000 euros, bon. Euh, oui, et on puis peut y il a rien eu, quoi. Euh... <rire> c'est surtout ça. Ben. Dans quelques secondes, côté Sand Floor, c'est Réa Freak qui arrive. Et côté météo, bah, le soleil arrive sur la Belgique. Et il restera présent sur, tout, sur toute la Belgique pendant toute la journée, ah, avant nouvelle. la possibilité d'un petit orage dans l'est du pays. Des mais vraiment températures, j'espère, un tout petit orage, ouais, mais ça ne touchera pouvoir... pas Bruxelles, il ah, sera beau, il y aura même pas de rush national. Donc, c'est un beau jeu de mots. Ah, écoute, voilà. <rire> Donc rejoignez-nous ici sur Bruxelles pour, bah, pour faire la fête, pour voir défiler, pour profiter de tout ce qu'il y a à faire, des bonnes températures et puis évidemment, S'hydrater, mettre et de la crème solaire, surtout, et boire avec modération, surtout la bière et de l'eau. <rire> mais on peut dire qu'il y a de l'eau dans la bière. Oh ouais, on Quoi qu'il aime bien ça. la bière, on aurait pu... Euh... Oui, ben je, je suis, je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs Mais je suis pas sûr que ça soit un bon mélange Avec la température Je ne pense pas non plus Merci Florence, le tour de la fosse est à 9h Côté son Flor c'est Enrique Iglesias qui arrive dans la suite Fun Radio Jusqu'à 9h C'est Summer Fun sur Fun Radio Solo en boca, yo acabar, Todos esos besos Que te quiero dar.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 To mejoras casi un río 8h39, Sorfon Radio, bon réveil. Dans quelques secondes, je vous partage encore un de mes coups de cœur ce matin. On se plaisir ensemble. Réa BFWX, c'est ce qui arrive côté son Oh, que vous soyez en Belgique, on se réveille ensemble comme tous les jours. D'ailleurs, faites congé pour nous car certains ah, ont peut-être fait le pont, d'autres travaillent ce matin. Dans tous les cas, on passe la matinée ensemble. On a un gagnant, une gagnante avec nous par téléphone parce que oui, aujourd'hui et comme tous les jours de la semaine, on vous envoie à Belle Award, Coralie. Oui, tout à fait. Vous pouvez donc envoyer des maintenant fun par SMS au 6322 pour tenter de repartir avec vos entrées pour Belle -Ouart. Donc vous pourrez repartir avec une entrée pour vous, plus trois pour uh, plus 3 pour, uh, plus 3 pour uh, vos potes ou votre famille à vous de choisir. On a Karine, 53 ans, qui habite Rebec, qui est avec nous. Salut Karine. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, super, génial. C'est mes petits-enfants qui vont être ravis. Ah, mais euh, on n'as en encore rien gagné, hein, Karine. Mais calme. On t'appelle ah peut-être juste pour te dire bonjour, tu sais. On ne sait pas. Ah, d'accord. Mais non, Karine, je plaisante. Tiens, <rire> je vais la fête. On t'offre tes entrées pour partir à belle Bravo. Ouais ouais Super Félicitations oui, Karine, ça va faire plaisir à tes enfants, j'en suis sûr. En plus, Coralie, on peut y faire plein de choses pour les petits et pour les grands. Oui, profiter des, des attractions, que ce soit des attractions fortes des attra ou des pleines de jeux pour les plus jeunes enfants, ou encore aller visiter le zoo avec plus de 300 animaux euh, exotiques que vous pourrez voir ou revoir. Karine, on t'envoie tout ça à la maison. Est-ce que tu as pour nous peut-être un produit belge ou un lieu belge qui, toi, te porte le cœur Te tient au cœur plutôt Un lieu belge Oui. Qui te parle comme ça Puisqu'on ah. parle de Belle-Belgique aujourd'hui, on parle de, de notre pays, en cette journée de fête nationale. Une ville Peut-être, ouais, dis-nous. Euh, Bruges Bruges, très, ah, très, ouais, très très belle ville Bruges, en plus quand on a envie, en amoureux en plus de se faire un petit séjour, c'est vraiment la ville des amoureux à recommander, merci beaucoup Karine je te fais des bisous du côté de Rebecca, vous avez envie de vous aussi de participer, bah justement c'est très bien comment ça se passe, vous envoyez fun par SMS au 6322 et on appelle l'un ou l'une d'entre vous aux alentours de 9h15, on va continuer à jouer avec Gilles car tu as convoqué pour nous un petit quiz spécial Belgique, tout en fait, fait fête nationale évidemment et ça. tout à l'heure on avait une question pour nos auditeurs Oui, alors qu'est-ce qui pourrait coûter 5, 5 euros 64, 64. c'est la question qu'on avait posée par SMS, quelques réactions Oui on nous dit c'est ce que dépense un belge en moyenne pour, euh, en bière lors d'une soirée Ce serait peu non ah, Bah non parce que t'es obligé de boire que de la bière pendant que tu sors Donc euh, ça peut être vrai. en moyenne, ça peut être ce qu'on dépense Ça dépend où on sort dans, On sort dans un café on va plus boire une bière, on sort en boîte on va boire euh, peut-être oui. plus une enfin, vodka ou quelque chose. non ça dépend les goûts et les couleurs Parfois t'aimes varier c'est tout <rire> comme, le fromage, comme le fromage belge on mange un peu de tout Oh le fromage miam Miam <rire> On va jouer ensemble, toute l'équipe est au rendez-vous On a. Euh, je vais mettre une étiquette. C'est Florence. C'est Florence, oui. J'allais dire Valérie. Voilà, je change. <rire> c'est le matin, je n'arrive pas à me concentrer. C'est dingue, c'est comme si on était lundi. Florence est là pour les infos. Samy est là aussi. Etienne est à la réalisation. Et puis, euh, Gilles, tu as pour nous plein de petites questions. Attention, les amis, on a pour vous une, euh, une place dans l'équipe à conserver quand même. Hein. Donc, euh, le niveau <rire> Héros. Ah. Oh. Alors, si je, dis, si je vous dis pardon, 500 millions. 500 millions, Ça, Je vous donne quelques indices. 500 millions. C'est de la nourriture. C'est pas mon salaire, ça c'est certain en tout cas en 500 mer. millions en mer Nourriture en mer Les moules, moules C'est ouais. le nombre de moules, moules qui sont euh, produites en Belgique Et qui vont être consommées Alors pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas vraiment en Belgique, mais ah. c'est le nombre de moules ah. Produites dans le monde entier ah, 500 monde. millions de kilos par an C'est énorme, ah, c est... C est énorme. Ah ouais. Qui aime ouais. bien les moules ici dans l'équipe moi. Ah, moi. Moi. moi En radio, levez la main, c'est pas très radiophonique <rire> mais mais c est c est la... <rire> En fait, tout le monde aime les moules, sauf moi Bizarre, pourquoi t'as les moules Je suis pas trop fan de ce qui vient de la mer Alors ici, ça va vous plaire si je vous dis 34 cm 34 cm ah C'est souvent pas, pas la moyenne belge. C'est pas chez moi non plus. 34 cm peut-être une autre tablette, hein, comme la semaine passée. 47 cm c'est la tablette... Euh, de diagonale. De diagonale, <rire> <évidemment, rire> Qu'on vous offrait la semaine dernière. 34 cm C'est jaune. C'est jaune... Euh... Euh, c'est la plus longue frite. C'est ça. C'est la plus longue frite. 34 ouais. cm pour une frite. Tout à fait. Purée. Ah ouais Et on peut la trouver où, cette frite en, bah, Belgique. Belgique. en Belgique. Je pense en Belgique. Je que c'est Alors, un troisième, 70 70 C'est le point moyen d'un belge <rire> Alors, quelques indices, donc pourcentage D'alcool Franchement, 50%. je suis nul, je trouve rien J'avais dit en préparant que j'allais trouver aucun truc 70% Allez, quelque chose de bien des belges belge. boivent de la bière Pardon 70% des belges boivent de la bière Ça concerne la bière Dans la bière, il y a 70% d'alcool Voilà, c'est la bière mmh. la plus forte du monde 70% d'alcool oh C'est la Qui vient de la brasserie de Cool Ship aux Pays-Bas. Et pour info, elle coûte 45 euros quand même la bière. Ah oui, ah, ah, ça va, ah oui, normal. Donc t'en bois qu'une. <rire> <ça>, <rire> Et alors peut-être un petit dernier, plus d'un million dans plus la musique, le nombre de Belges qui font de la musique. Non, non, soit peut-être, mais non, c'est pas ça. <rire> de chansons, musique, qui, parlent de donc, de chansons qui parlent de bière. <rire> Forêt nationale. Ça paraît beaucoup un million en Forêt nationale quand même. <rire> ça peut être le nombre de personnes qui euh, ont déjà été non. depuis la création. Elle est y un de, chanteur très connu, Le, a le lien nombre de personnes à, son, à ses concerts. Pardon. Le nombre de personnes qui vont à ses concerts. Voilà, c'est ça. Le nombre de personnes qui ont assisté à sa tournée mondiale. Ça s'appelait ah. Racine Carré Racine Carré. Et qu'on bon bon. qu vous recommande. On va parler du grand Jojo pour parler de musique dans quelques instants. Est-ce que vous connaissez le grand Jojo ouais. oui. oui. Évidemment, on a un extrait du grand Jojo qui parle de Belgique parce que bah, évidemment c'est notre artiste national préféré et toujours euh, bah, partout. Grand Jojo, il avait cette musique. Écoutez. Vous, vous connaissez, connaissez pas cette le chanson C'est non vive la Belgique On va en profiter un peu temps. quand même hein. Le résultat je suis là Un bon petit beige, tout simplement Et un jour, Jules a Ah oui Jules César Eh ça c'est du 100% belge quand même On va vous recaler des quelques têtes petits têtes extraits dans la suite Parce que, que voilà il fallait qu'on profite du grand jojo ce matin On va également appeler l'un en l'une d'entre vous pour venir participer avec nous à l'émission Et peut-être réagir par rapport au sujet du jour On parle de la fête nationale Tout ça et bien plus ça arrive juste après ça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 Votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tenté de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers. Et jusqu'au 27 juillet, profitez de 25% de réduction, soit seulement 9,99€ le kilo. Deleuze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 I don't care what they say I'm not about to pin nobody's way. away Cause it's all about the dog in me mm -hmm. I want a freak in the morning A freak in the evening Just like me I need a brother that can satisfy me Just for me If you are that kind of man Cause I'm that kind of girl I got a freaking secret Everybody's saying Cause we don't give a damn about the things. I'll be a freak until the day Until the dawn We get all through the night To the early C'est ce que je vous cale côté de Son flor dans un instant Le temps pour nous de vous parler de ce qu'il y a à faire durant cet été Coralie, chaque jour on essaie de mettre en avant Une activité, une activité tournée sur le patrimoine, sur la culture Ou même sur notre belle Belgique Aujourd'hui on part du côté de Mons Avec Manuela Valentino qui est avec nous par téléphone Elle travaille au pôle muséal de Mons Bonjour Manuela Bonjour Comment ça va euh, C'est la forme, il y a du soleil donc... Euh... Génial. Pour, pour la fête nationale, Mais effectivement. À fête, Bonne génial. fête nationale à toi, justement, dans en ce, en ce, cette matinée un peu spéciale. Alors Valentine on va parler avec toi du silex à Mons En quelques mots, comment tu pourrais décrire le silex Alors le silex, le c'est un rendez-vous euh, avec 6000 ans d'histoire. Mm -hmm. Donc c'est un titre qui est reconnu par l'UNESCO en 2000 en tant que génial, pour faire simple. C'est parmi les plus anciennes mines au monde, donc on ah, peut me... descendre dans une mine euh, à 12 mètres de profondeur, mais il y a aussi une zone archéologique de 100 hectares à découvrir en surface, avec wow. euh, des balades, des activités à faire. C'est un site qu'on a ouvert euh, l'année passée au public, et euh, c'est vraiment un no man's land, c'est vraiment... Euh, En tout sol, vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel à découvrir. Euh, C'est des parois de craie avec des, des blocs de silex qui ont été euh, sculptés donc, il y a 6000 ans. C'est assez, euh, assez impressionnant. impressionnant. Ah oui, voilà. Et ça s'ouvre à quel public euh, tout ça Alors, c'est grand public, ça a été conçu pour, pour du grand public, mais c'est vrai que pour la descente, c'est accessible aux enfants à partir de 10 ans, euh, par groupe de maximum 12 personnes, et on a des descentes tous les jours à 14h d'office pour les individuels et pour les groupes sur réservation. Et comment ça se passe pour réserver justement Il y a un Facebook, un site internet Donc il faut absolument simplement téléphoner à l'accueil, l'inscription n'est pas obligatoire mais elle est préférable, donc ça se passe au 065 84 68 12. Et c'est ouvert pendant l'été aussi, on peut y aller Alors c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. D'accord. Euh, de 10h à 16h eh et les essences sont à 14h eh voilà. Magnifique Manuela, grâce à toi aujourd'hui on va pouvoir offrir quatre fois de place à nos auditeurs comment participer c'est très simple, vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Summerfun, vous likez la page et vous partagez le statut concernant le Silex et tirage au sort ce soir pour remporter eh bien, vos places pour aller découvrir effectivement euh, cet endroit qui a l'air fantastique euh, c'était 6000 ans d'histoire c'est ça Oui Eh ben, franchement, rien que ça, ça nous donne envie d'y aller pour découvrir un peu tout ce qui peut se passer là-bas. Manuela, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir été avec merci. ce matin. Et puis, bonne merci fête nationale. À et à très bientôt. On va continuer dans quelques instants avec évidemment un nouveau gagnant qu'on va appeler Coralie parce qu'on vous offre des places pour partir à Belo Oui, tout à fait. On vous envoie du côté de Ypres pour euh, le parc Belle -Ouarde. Donc, je vous inviter envie de repartir avec vos entrées pour vous, votre famille. Envoyez dès maintenant fun par SMS au 6322. C'est un euro par message. Là-bas, évidemment, vous pourrez profiter de toutes les attractions qu'on vous propose ou alors profiter du zoo pour voir euh, bah, les animaux exotiques. Euh, qui sont présents. Et juste avant ça, c'est Willy William et Chris Cap qui arrivent. Party. All night, all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 Sad soul, yelling all I know. Or oh, sad soul, swear her soul.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 summer fun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 à 8h58 sur Fun Radio souffle miamor, c'est ce qui arrive dans quelques secondes mi amor mi amor il fallait que je fasse profiter de ma voix écoute Un problème <rire> sur la route Summer Fun Et là pour vous. C'est trafic sur Fun Radio. Que se passe-t-il sur nos routes de Florence à 8h58 partout en Wallonie et à Bruxelles Quelques perturbations à signaler, notamment de Mons vers Paris sur la A19 entre Dour et, front et la frontière française. Le trafic est perturbé, on perd approximativement 20 petites minutes. Deux traits vers l'île entre Albéque et Rekem, en la frontière française. Encore une fois, c'est 39 minutes qui sont perdues à cet endroit. Pour le reste, ça circule plutôt bien sur nos routes. Merci Florence. Vous voyez, vous êtes témoin de quelque chose. Vous êtes euh, témoin d'un ralentissement d'un accident. Faites-le nous savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via y la page Facebook de l'émission via laquelle vous allez euh, pouvoir euh, évidemment euh, interagir avec nous. On passera tout ça à notre fun family. On continue à parler de notre sujet de jour parce que l'émission arrive déjà à sa fin la fête nationale, il y a plein de choses à faire en Wallonie et à Bruxelles. On a parlé euh, des grosses lignes qu'on pouvait faire aujourd'hui. On parlait également des bons produits belges. Alors nous ici, évidemment, ce qu'on aime, c'est la bière. Tout le monde est d'accord Évidemment. Euh, euh, ouais. Ça se voit un peu au pens. Euh, <rire> Mais c'est on... pas que la bière, ça y a aussi les frites. Hein. Ouais, vrai. <rire> les frites, justement, est-ce que vous avez une friterie à nous recommander dans votre région Parce qu'on vient tous de régions différentes, notamment dans le BWE, plus ou moins. Ouais, moi je viens de, de Rebecca, c'est vrai qu'il y a trois quatre y friteries qui sont très très bonnes, toutes les quatre en fait. Est-ce qu'on <rire> a une Un nom Une adresse Maintenant. Ouais, allez, pour lui faire plaisir, je dirais Doris, Patati, Patata, Atubis. Ah, ben voilà, c'est une bonne adresse, Florence euh, Ouais, moi je viens de la région de Timistère et il y a une mmh. bonne friterie là-bas. C'est approximativement, ouais, c'est à quelques à 20 km de Liège, on va dire. Il y a une friterie là-bas, c'est le vieux Stocky et franchement, c'est pas mauvais, c'est bon. Euh, oui, c'est pas mauvais, c'est bon. Mauvais. <rire> et franchement, les prix sont abordables. Est-ce du côté de Warem? De Warem, euh, je conseille la friterie du parc. La friterie du parc Oui. Et à Stockel, il y a la friterie Charles qui font les meilleures frites de Belgique et sinon ouais. à Bâche, il y a la friterie du coin évidemment à retrouver on va vous publier nos 5 bons plans dès maintenant sur la page Facebook de l'émission parce que voilà nous aussi les, les frites fri, <rire> les frites les frites c'est important c'est un bon produit belge, et on s'en fait plaisir on se en fait plaisir avec je voulais aussi conseiller une friterie à Bruxelles c'est fri, une friterie qui se trouve à la barrière Saint-Gilles ouais. les frites sont juste excellentes J'ai l'impression qu'en fait cette émission, on n'a pas réussi à la faire. On a raté les flashs, les lancements. Ici, j'ai eu un petit lapsus qui n'est pas du tout révélateur en plus. Et Donc euh, voilà, je sais pas ce qui se passe. Merci d'être avec nous, on démarre la journée ensemble, il est 9h. Fun Radio. Et comme toutes les demi-heures, de Radio, on s'informe avec aujourd'hui Florence Van Salut Florence. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur les perturbations dans la capitale. Aujourd'hui, à 11h, la circulation sera bloquée rue de la Loire, rue du Cal et sur une partie de la rue royale à partir de 13h30. C'est le rond-point Schumann, la rue de la Loire, la, la place des Palais, la rue du Cal, la rue Lambermont, la rue Bellard, la place du Trône, le tunnel Kennedy, la place et la rue du Condré ainsi qu'une partie de la rue royale qui seront fermées aux voitures. À partir de 15h, l'interdiction sera limitée à la rue Bayard et au boulevard du Régent. À l'étranger ce jeudi, le Premier ministre Br... la première ministre ter... britannique Theresa May sera à Paris. Elle sera présente dans la capitale française pour des entretiens sur le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne avec le président François Hollande. La première ministre britannique s'était déjà rendue en Allemagne cette semaine. Elle se rendra encore dans différents pays de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni a néanmoins franchi mercredi une première étape vers la mise en œuvre du Brexit en renonçant à la présidence semestrielle tournante du Conseil de l'Union Européenne qui devait lui revenir en 2017. C'est la première visite de Theresa May chez un partenaire de l'Union Européenne. Deuxième nuit de violence dans une banlieue du nord de Paris. Huit personnes ont été interpellées. Ces violences font suite à la mort d'un jeune homme de 24 ans lors de son interpellation par les gendarmes mardi après-midi. Suspecté dans une affaire d'extorsion de fonds. l'homme a fait un malaise et est décédé sur place. Le gouvernement libyen d'Union Nationale a accusé la France de violation de son territoire. Ces propos ont été, ont été tenus suite à la mort de trois de ses militaires dans le pays hier matin. C'est dans un message sur son compte Facebook que le GNA a accusé la France. En sport, c'est la 18e étape du Tour de France 2016 qui reliera aujourd'hui Sallanches à Megève sur 17 km ce jeudi pour un contre-la-montre. Le maillot jaune est toujours porté par le Britannique Chris Froome. Une petite anecdote sur notre fête nationale pour terminer. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment réagissaient les familles des personnes participant au défilé. J'ai peut-être pour vous une... Une piste, ah, si vous ne l'avez pas encore faite, vous allez la découvrir. Un jour, un petit garçon a vu son tonton militaire à la télévision. Oh. Euh, sans plus attendre, le petit garçon a demandé à sa maman comment son tonton était rentré dans la télévision. Le lendemain matin, lors d'une visite chez ses grands-parents, le petit a dit à son grand-père, « Papy, mets-la deux, tonton est à la télévision. » Un beau moment, bien évidemment, que la famille n'est pas prête d'oublier. Bah Oui, c'est très mignon, en tout cas. Fun. Felle radio. Dans un instant, côté Sundance Floor, c'est Mom et Milo qui arrivent. On va également appeler l'un d'entre vous pour repartir avec votre 4 entrées pour le parc Bellevarde. D'ailleurs, vous envoyez des maintenant fun par SMS au 6322. Et puis, côté météo, Florence, des bonnes nouvelles. <rire> oui, des éclaircies. Parce qu'on a beaucoup de soleil. Des éclaircies avec la possibilité d'un orage dans l'est du pays. Les températures seront moins chaudes que les derniers jours, mais elles resteront tout de même agréables. Elles seront comprises entre 23 et 28 degrés. Merci, Florence. En attendant, on continue avec le Sundance Floor de Souff dans...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 Fan radio Le son dance floor Nie Sur Fun Radio, la journée démarre ensemble Cette journée un peu spéciale du 21 juillet Côté son dancefloor, c'est Oli qui arrive dans quelques secondes Avec Milo Avant ça, on appelle notre deuxième gagnant du de jour Parce que toute la semaine, on vous offre quatre entrées Pour partir au parc Belleouarde Un parc où vous allez pouvoir faire une multitude de choses Vous amuser en attraction, mais aussi, pourquoi pas Aller aux zoo de Et On a on a Valérie qui est avec nous, oui. elle a 45 ans et Elle habite Courtrai. salut Valérie Bonjour Comment ça va Ça va, très bien, et vous Mais très bien, qu'est-ce que tu vas faire pour ce 21 juillet, toi On mes 19 ans de vie commune avec mon chéri. Oh, c'est oh. mignon Eh bien, écoutez, ah, nous, on joui. vous fait des grands bisous, en tout cas, vous allez avoir le soleil, donc magnifique pour faire ça dans le oui. jardin, peut-être, un barbecue, ou vous amuser. Valérie, en tout cas, j'ai en plus une deuxième bonne nouvelle pour toi, tu repars avec tes 4 entrées pour le parc Valois, bravo Ouais Super on t'envoie ça directement à la maison pour partir en famille ou entre amis Et Coralie, plein de choses qu'on peut faire là-bas, des attractions mais aussi le zoo Oui exactement, oui, il y a plus de 3 ans d'animaux exotiques que vous pourrez voir Les attractions fortes et pleines de jeux pour les plus jeunes enfants Qui ne peuvent pas encore monter sur les attractions parce qu'ils sont trop petits Mais qui ont quand même envie de profiter de leur journée Et ben voilà, tout est prévu pour vous et votre famille Et Valérie, on t'envoie tout ça à la maison, je te fais des Merci. gros bisous à bientôt. bisous Vous à avez bientôt. envie de remporter des places, il y en a encore à gagner ce soir Oui, tout à fait, vous pourrez encore remporter vos places dans C'est que du fun Entre 17h et 20h, vous pouvez déjà, et déjà vous inscrire d'ailleurs En envoyant tout simplement fun par SMS au 6322 C'est un euro par message Et nous on continue à être ensemble pendant encore quelques minutes Avec euh, ah bah, euh, notre équipe qui est au complet euh, Gilles est avec nous, Samy aussi Et les garçons comme vous êtes là on va vous faire participer un petit peu Parce qu'on a, a lancé une nouvelle séquence C'est le Battle Fun, ça tout le monde connaît, ouais. Mais qu'on chante nous-mêmes Donc là c'est un petit massacre <rire> qu'on a fait. Voilà. Voilà, on s'est éclaté, on a fait ça Et donc bah, le principe c'est que vous allez devoir reconnaître l'artiste Franchement c'est super facile Ou encore le nom, de le, du, le nom de la chanson En reconnaissant le petit massacre qu'on a fait dessus je pense que ça va être très drôle. On va écouter le premier extrait et on en parle juste après. Écoutez. Facile. Ah, si. <rire> Justin Bieber. Justin Bieber. Just C'était la bonne réponse. Il y a rien la... à faire dans la chanson. Franchement, c'est pas mal. Mais je pense <rire> que la version normale est quand même plus sympa. Mais je trouve qu'on a aussi un petit quelque chose à développer là comme ça. On est bon. On est bon. Allez attention un point pour Gilles, deuxième extrait. Gâché, non, non, euh Maître Gims. Gâché, non, oui. de maître oui. ma, ma Comment t'as reconnu <rire> Bah je connais. <rire> <À base. rire> Moi je pense qu'on va pouvoir réécouter l'extrait que nous on a fait parce qu'on l'a pas assez entendu. Non. Je trouve que ça vaut le détour. Écoutez. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. quelle c'est pas si, pas si mauvais. Non, moi, Allez, on y va, troisième extrait, la attention. La Là, on se fait euh, sur l'anglais. Major laser. Les Major laser avec Lunone. Gun. All we need is somebody to on. Ah en plus c'est euh, voilà mon coup de cœur préféré les Major Laser on est qu'on a la bonne réponse les Major Laser Oui a... ben je pense que le score est serré c'était un pour Gilles 2 pour Samy. Samy ouais. il arrive, il remporte la victoire aujourd'hui. Oui. Bravo, Samy, Bravo Je vais féliciter en tout Bravo. cas. Oh, y <rire> tout <ça. rire> Donc, je t'ai vite trouvé là-dedans. Merci, les amis. On va devoir déjà refermer l'émission, mais pas de panique parce qu'on revient demain à 6h, Coralie. Oui, tout à fait. On sera de retour demain à 6h et en plus de ça, on aura le petit déjeuner pour vous. Et si vous avez envie de venir nous rejoindre Envoyez dès maintenant un mail à anto ou alors sur la page Facebook Summerfun Et on vous accueille dans l'émission avec beaucoup de plaisir Florence, à très bientôt, eux que toi on te retrouve à partir du mois d'août pour nous informer tous les matins Exact. Bon retour du côté de Liège Merci les amis d'avoir été avec nous L'émission continue sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Summerfun Et puis dans quelques instants c'est Oli qui débarque avec le meilleur de son Nets floor. Ce soir, 17h-20h, c'est Summerfun Non, ça c'est nous, c'est C'est <rire> Avec les deux David, ils ont plein de surprises également pour vous Des jeux et puis des places bellard à vous offrir Coralie a demain 6h en pleine forme A demain En attendant on fait la fête ensemble C'est ce que c'est la fête nationale aujourd'hui Rendez-vous à Bruxelles Et côté son end floor C'est Maume et Milo qui arrivent 9h11 Bonne journée Welcome where did the go? I found it in Dancing in Mexico Sushi in Tokyo I wanna be where you are I'm Driving a classic car Cuba is not so far I can bring my guitar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 Radio. Fun. Fun. Fun. Fun. Fun. Fun. Fun Radio. Girl, I can't notice, but to notice you, noticing me. From across the room, I can see it, and can't stop myself from looking. The big dog trying to get a little perk. X man looking at me like I'm Lucifer. Cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give her no definition to the word curve. Got chicks in the strip club and being hers Bodies like weapons for mass eruptions Sit the glass on that fat obstruction. Tongue ain't give a new type seduction. I'm trying to get back that notice, but you Go. notice you. Go. Noticing me. From across the room, I can see it. Call a little bit, then take that on She mad and she know the deal That's what I can't hide when she wanna conceal I mean, make it good and had it big Put together ring close to the drippy I see No, no, no disrespect for this Gallip on another level caught the trigger oh, Tell King Max, stop the purse. Say, kid, can girl, I get a I can't witness? notice her too, Notice you Noticing me From across the room, I can see it And can't stop myself from looking I'm Yeah. When she on the dance floor, my When she do, I think man can't walk straight. That biscuit, she soak up everything on our plate. <laughs> Bad heels like Jessica P. I'm trying to give homegirl sex in the city. Itty, itty, itty waistline moves with the baseline, One touch fine. This, but you notice, you noticing me from across the room. I can see it and can't stop. My Soleil, la plage, et tout votre tu preferis. Siphon Radio, lecam ten spot. So love out with its way, have you moved? It's been a while since I was good. Cosmic mm. love gave you something. Yeah. left to do to feel it all your life now to die is dust nothing less or something more something more Allez, bonjour tout le monde, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio, c'est Oli. Bonnes vacances sur Fun Radio. Le Sundance Flore, Et j'espère que vous avez tous passé une bonne soirée hier soir, que vous allez en profiter un maximum aujourd'hui avec le soleil et puis le son Flore de Fun Radio en toute la journée. Je vous cale le son de l'été, le son de 10 euros. Il y aura Radio autonome avec Avici et puis Justin Timberlake pour bien démarrer le jeudi.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 Stars, a beauty you are, a beauty you are. Day turns into night. You light up my dark. You light up my dark.